Ou en Qibla présente Le corps en action Madari Salikin. Millahu alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam in alhamdulillah nestainuhu wanestawfiruhu naudu billahi ta'alam in shoruri and fusinaw msei atti a malina me yhdih illahu fala muldillah wa may yugdulil falahadialah waqsadu allah illaha illallah la sharikala, wa sadu anna Muhammadan abiduhu wa rasulu, sallallahu alayhi wa sallam ya'iyyuhaladina amanu taqullaha haqatu qati Wala tmutunna de notre série du vendredi. Au fait, le paradis du vendredi est toujours avec le cœur en action. Notre thème depuis plusieurs mois ou depuis plus de plus de deux ans ou plus de trois ans, en fait. Donc on continue toujours avec Madarid Al-Salikim de l'Imam Ibn Al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'une station qui est importante et peut-être même de deux stations, Inch'Allah, si on a le temps. Parce que c'est deux stations qui ne prennent pas beaucoup de temps, pas comme on avait couvert pour ce qui est de Tawbah du Rependir pendant plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer avant tout avec quelque chose qui s'appelle la station de al wara' wara ici avec a ou bien avec on peut écrire parfois avec deux a OK le wara c'est quoi cette cette station de wara c'est quoi ce concept de wara c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui inchallah azwajal en détail. Mais on va commencer brièvement en faisant déjà un lien avec une autre station qu'on a couverte il y a de cela quelques semaines. C'était la station juste avant cela, lorsqu'on avait parlé du fameux, du fameux concept de Zuhd. Et qui pourrait nous rappeler c'était quoi le Zuhd Qui pourrait nous rappeler c'était quoi ce fameux concept de Zuhd qui est central dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui se rappelle c'était quoi Zohed? Je sais il y a de cela quelques semaines et peut-être il y avait des personnes qui n'étaient pas présentes, mais pour ceux et celles qui étaient présents ou présentes, est-ce que vous vous rappelez c'était quoi Zohed exactement? Est-ce que quelqu'un pourrait nous rappeler Namri? L'ascétisme, donc, on avait mentionné que ça, c'est l'un des mots qui est utilisé habituellement pour, euh, pour définir az ou bien plutôt pour traduire le sens de azurdo mais pour mettre ça encore plus facile et plus simple, on avait dit, on avait fait un parallèle avec un mot euh, un peu à la mode de nos jours, qui est le minimalisme. Okay donc, az est une forme de minimalisme. Ça veut dire, c'est le fait de ne pas prendre beaucoup de cette dunia, de Al-Hayat, Al-Dunia, ça veut dire... On se rappelle ici qu'on a, qu a trois niveaux. On a bien sûr le niveau de taqwa, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le niveau minimal qui est obligatoire. Ça veut dire éviter les interdits. Ça, normalement, chaque musulman, il connaît l'importance ici de quoi La limite entre le halal et le haram. On a les choses qui sont licites et les choses qui sont illicites. Allah azza wa nous impose, nous demande, nous exhorte à ne pas toucher à ce qui est quoi Interdit. Éviter ce qui est interdit. Donc ça c'est la base, ici la première limite obligatoire de taqwa, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, ça commence avec éviter les, les interdits. Il y a un niveau beaucoup plus supérieur, le niveau idéal, c'est lorsque la personne, elle arrive quoi elle arrive, elle arrive à ce fameux ici, zurd, ça veut dire l'ascétisme ou bien le minimalisme. Ça veut dire la personne, elle a déjà évité les interdits. Mais en plus de cela, même dans le domaine du licite, même ce qui est halal, ce qui est licite, elle ne va pas exagérer ici dans la consommation du licite. Elle va quoi Se limiter à ce qui est nécessaire et essentiel en se rappelant que Al-Hayat ou que cette vie du bas monde, c'est un passage, c'est un, voya un voyage au en fait. Et tout comme un voyageur, habituellement, est-ce qu'un voyageur, il va acheter, il va prendre avec lui, emmener avec lui tout ce qu'il peut prendre Quelqu'un qui part en voyage Est-ce qu'il va prendre avec lui tout ce qu'il possède, tout ce qu'il pourrait acheter Non, il va essayer de limiter à l'essentiel, à ce dont il a besoin parce que sinon ça va poser comme un fardeau, ça va devenir contre lui, ça va peser contre lui même s'il a les moyens d'acheter plus que ce qu'il va, qu va emporter. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas faire la révision de tout ce qui concerne Zuhd, mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler ici de Al-Wara. Al-Wara, eh bien, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Al-Wara, ça n'arrive pas au niveau de Zuhd, mais ça dépasse un peu le niveau de celui qui est quoi, le commun de moi, je fais le halal, je ne fais pas le haram. C'est quoi Al-Wara Avant de commencer avec les détails, Inch'Allah, pour expliquer ça, très bref, avant de voir les détails, les exemples et ainsi de suite. Al-Wara, eh bien, c'est le fait de ne pas toucher à certaines choses parce qu'elles ne sont pas clairement halal et pas clairement quoi Hara. Quelque chose pourrait sembler à 70% halal. Quelque chose pourrait sembler être à 90% halal. Mais quelqu'un qui est dans cet état-là de Al-Wara, s'il y a 10% de de doute, quelque chose ici, quelque chose de douteux, eh bien, quelqu'un qui est au niveau de Al-Wara, il va dire quoi Moi, je ne préfère ne pas toucher à ça. Je préfère ne pas toucher à ça. On va voir aujourd'hui, Inch'Allah, c'est quoi la logique qui est derrière, bien sûr. Il doit y avoir une logique. Pourquoi est-ce que les ulamas, les savants, ils parlent de cela Ils n'ont pas juste inventé en toute pièce. C'est quelque chose qui est pris du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, aussi de la sunnah du prophète alayhi wa al-salam. Donc, Al-Wara, ici, c'est une forme de quoi de d'évitement de prendre ses distances de d'avoir une certaine marge ici de quoi de de précaution une certaine marge de de précaution. Taib, il nous dit ici Imam Ibn Al-Qayyim nous rappelle que Allah Subhanahu wa Ta'ala il dit ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu Allah Azza wa Jalla il s'adresse aux prophètes aux messagers. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse aux messagers aussi, ça s'adresse quoi À nous parce que normalement dans la religion d'Allah Azza wa Jalla Tout message qui s'adresse aux prophètes, il s'adresse à aux croyants sauf exception. C'est parce qu'Allah Allah il a envoyé les prophètes pour qu'ils soient notre exemple, pas pour qu'ils soient, pas pour qu'ils soient des êtres qu'on qu ne peut pas imiter, qu'on ne peut aucunement imiter. Allah Azza il leur demande "Mangez ce qui est طيب. C'est quoi le طيب C'est quelque chose de de pur, de bien, quelque chose de licite, donc il y a et le contraire de al tayyib dans la langue arabe c'est quoi c'est al khabith donc la viande de al khinzir, la viande de porc dans la religion d'allah subhanahu wa taala elle a le caractère de quelque chose qui est khabith qu'on ne devrait pas consommer, qu'on ne devrait pas manger donc allah azawajalla il dit au prophète aleyhimussalam kulu min mangez les choses qui sont Al-Tayyibat parce que allah azawajalla il a rendu licite les Tayyibat. Quelque chose qui pourrait ne pas, ou bien quelque chose qui ne serait pas taïb, soit parce que la chose, elle est mal en tant que telle, elle est haram, ok? Attention, le mot le mot khabith dans la langue arabe, qu'est-ce qu'il signifie? Qui pourrait nous dire le mot khabith? Donc il y a tayyib et il y a khabith, le contraire. C'est quoi khabith? Dans la langue arabe. Chey un khabith, tu vas dire ça, c'est quelque chose qui est khabith. Que vous avez des idées. Traduction qui sert rep... à ah ouais. Quelque chose de pourri, quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'est pas propre, quelque chose qui n'est pas pur, ok Mais il n'y a pas un mot en français qui exactement fait la traduction de al-rabi. C'est parce que al-rabi, tu il sais, ça, ça a ça un caractère qui est qui est moral. Donc quelque chose pourrait être très très propre d'un point de vue. Visuel. On pourrait de la laver avec de l'eau, avec du savon, avec plein de choses, mais ça reste khabith. Pourquoi Parce que dans la religion d'Allah Azzawajal, entre autres, toute action ou tout concept qui est immoral, il est quoi Il est khabith. Al-khamr, l'alcool, c'est khabith en termes de consommation. Donc khabith, ça ne fait pas nécessairement référence à juste quelque chose qui est quoi qui est qui est impur, qui est nadis ou autre chose, c'est un concept un peu, un peu plus large. Donc Allah Azza il nous dit de ne pas manger ce qui est khabith. Au contraire, il faut manger ce qui est tayyib. Qu'est-ce qui serait khabith Ce qui serait khabith en termes de nourriture, c'est soit ce qu'on appelle de nos jours communément ce qui n'est pas halal, que lorsque les gens vont acheter, ils vont dire je veux la viande halal. Où est-ce que je peux acheter la viande halal Cela implique qu'il y a de la viande qui n'est pas halal. La viande qui n'est pas halal, elle est quoi Khabith. Par contre, il y a un autre aspect ici. Il y a une autre catégorie, une autre face, une autre partie. C'est de la viande qui serait en théorie halal en tant que telle. Mais elle est quoi Khabith pour moi parce que je l'ai acheté avec de l'argent qui est haram. Vous comprenez Donc, manger taïm, ce n'est pas seulement manger ce qui est halal. Ce n'est pas manger seulement la viande halal. Ce n'est pas ne pas manger les choses. non. Je peux manger de la viande, il s'appelle entre guillemets halal, parce que l'étiquette c'est halal. Mais ce que je suis en train de manger pour moi, en tant que personne, c'est haram, mais c'est quoi C'est khabith. Je pourrais être en train de manger même du feu, comme Allah Azza wa il nous dit dans la surat An-Nisa, à propos de ceux qui volent l'argent des orphelins, qui mangent l'argent des orphelins, les biens des orphelins. Nara. Donc, si l'argent avec lequel je mange c'est de l'argent qui est interdit, c'est haram. Alors, ce que je suis en train de manger, c'est c'est habith. Allah azawajallah ici, il ordonne au prophète de faire les bonnes œuvres, mais avant ça, de faire al-kulu min al-tayyibat, manger des choses qui sont pures. Et ça, c'est quoi C'est un rappel pour nous que Allah subhanahu wa taala, il veut qu'on consomme ce qui est bon, ce qui est tayyib Qu'est-ce que cela implique Ça implique que parfois, pas parfois, toujours au fait, on doit prendre nos précautions. Le concept de Wara, il est souvent associé à des choses comme la consommation, ça veut dire manger et boire. Souvent associé à quoi À l'argent ou bien rizq, ok L'argent dans la vie, les richesses. Parce que les richesses, soit elles sont halal, soit elles sont haram, ou parfois elles sont quoi Hein entre les deux, la fameuse zone grise et on le rappelle que la fameuse zone grise eh bien, elle, est elle est importante dans la religion d'Allah Azzawajal. Euh, de nos jours parmi les questions les plus fréquentes qui reviennent c'est les questions reliées à l'emploi au commerce, ainsi de suite est-ce que je peux prendre tel emploi Est-ce que tel emploi c'est halal ou c'est haram Est-ce que je peux travailler dans tel domaine J'ai l'idée de faire tel commerce, est-ce que c'est halal ou c'est haram Parfois c'est clairement haram parfois c'est clairement halal mais ça arrive aussi dans certaines situations qu'on est dans la Zone grise. Pourquoi est-ce que c'est la zone grise Parce que dans la religion, dans la il y a une zone grise. Ce n'est pas une zone de confusion ici. Non, c'est une zone que le prophète Sarallahu Alaihi Wasallam lui-même a mentionné dans le hadith. Al-Halal ou Bahin al-Haram ou wa ou al-Halalah la Umurun Mustabihat al Minah. Est-ce que le Halal il est clair Le Haram il est clair et qu'entre les deux, il y a des choses qui sont quoi? Mujtabihat, des choses qui ne sont pas claires. Pourquoi elles ne sont pas claires Ce n'est pas qu'elles ne sont pas claires, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse de façon absolue. Non, de façon relative, elles ne sont pas claires. Pour moi, ce n'est pas clair. Pour toi, ça pourrait être clair. Ou pour toi, ce n'est pas clair et pour lui, c'est clair. Ça veut dire que ça demande un peu plus d'examination et d'études et de recherches et ainsi de suite. Et parfois dans la vie, eh bien, on n'a pas les ressources ou on n'a pas le temps ou autre chose pour aller étudier cette question tout de suite. Sur place, aller faire des recherches et tout un, tout un travail ici, si, eh bien, on va se dire quoi Moi, à la place, qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement éviter cette, gong, cette zone grise. Pourquoi, selon vous, cette zone grise existerait Pourquoi est-ce que quelque chose, euh, ça peut être encore une fois un emploi, de la nourriture, n'importe quelle chose, pourquoi est-ce que quelque chose pourrait être dans la zone grise, pourrait se retrouver dans la zone grise, qui pourrait nous citer certains, certaines causes Oui Donc, ça peut être une question de divergence okay, entre les ulama, entre les savants. Donc, ici, c'est plus l'aspect théorique de la chose. Okay. Donc, ça, c'est parmi les, les réponses qui reviennent, euh, qui sont, les, en fait, les réponses les plus spontanées. Tout de suite, on va dire, ok, question de khilaf, divergence entre les savants et je n'ai pas le temps de faire des recherches plus poussées, alors moi, je préfère éviter, par exemple. Mais il y a des choses plus, plus reliées à la vie, qui n'ont rien à voir avec la théorie, rien à voir avec la législation, ni avec le fer ou autre chose. Donc, de nouvelles questions, quelque chose qui est nazi là, okay, quelque chose de tout frais, de tout complexe. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est tout frais, tout complexe, habituellement le problème c'est quoi Vous savez c'est quoi habituellement C'est que c'est une chose dans laquelle plusieurs, quoi, plusieurs aspects, plusieurs concepts se mêlent à l'intérieur. Il y a des concepts qui à l'origine sont halal, d'autres concepts qui à l'origine sont haram. Et là ça devient quoi Une réalité, une vérité qui est composée de plusieurs concepts. Et là, on essaye de démêler à l'intérieur. C'est quoi cette nouvelle réalité, ça Ça correspond à quoi exactement Vous comprenez Exemple typique de nos jours, c'est... Euh, mille et une formes de transactions et de formes de commerce sur Internet. Il y en a plein de nos jours, OK, mais qui, qui ont de nouvelles formes, qui ont de nouvelles formes, mais d'arriver à la conclusion finale pour dire que cette transaction ou bien faire tel commerce par Internet ou autre chose, que ça c'est halal ou c'est haram, ça demande du travail, d'aller déceler, n'est-ce pas, ce qui est à l'intérieur, d'aller chercher un peu plus derrière. Ça veut dire en termes de, terme de loi, d'obligation qui porte la responsabilité de la garantie, le paiement il est fait à travers qui Celui qui est en train de prendre l'argent, est-ce que c'est un vendeur ou c'est un, un revendeur, ou c'est un représentant, ou c'est un associé, ok, comprendre la nature de la chose. Donc, parfois ça pourrait être à cause de, du mélange entre al-halal et entre quoi Al-haram, mélange entre halal et entre, entre haram. Je vais vous donner un exemple. Si on va, on va prendre 10 grammes de nourriture, excusez-moi, 10 grammes de viande de porc, haram. Okay? 10 grammes de viande de porc, haram. Et on a d'un autre côté 200 grammes de viande halal. Il y a quelqu'un qui fait les packages ou autre chose qui n'a pas bien fait son travail, qui n'était pas, pas concentré, Et qui a mélangé les choses. Et là, on n'arrive plus à déceler qu'est-ce qui est le halal et qu'est-ce qui est quoi, le, le haram. Okay? Je ne dis pas nécessairement qu'avec cette mesure exacte, 10 grammes versus 200, je donne tout simplement un exemple théorique ici. Mais ça, c'est des genres de situations qui pourraient quoi, créer une certaine, ici, confusion, pas une confusion sur la religion, non, confusion sur la nature de la situation à laquelle nous faisons, Face. Vous comprenez Et parfois la réponse dans ce genre de mélange eh bien, ça va être clairement que c'est halal ou clairement que c'est haram et parfois là, la réponse c'est quoi C'est que c'est mieux d'éviter parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça Alors, celui. Alors si tu viens me dire qu'en question, « Ah, moi, mon marchand chez moi, celui qui vend la viande juste devant chez moi, la maison, c'est écrit halal. Par contre, j'ai vu des choses douteuses. » Est-ce que je vais te dire, euh, c'est clairement haram Parce que tu as vu des choses douteuses, mais tu n'as pas une preuve qui est quoi définitive. Alors là, le « warah » serait quoi Vu que ton cœur ne se sent pas à l'aise avec cette place ici et que tu as d'autres alternatives, d'autres places. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Laisse ce qui te cause un doute vers ce qui ne te cause pas de doute. Si j'ai deux marchands et qu'un marchand chez qui je me sens un peu inconfortable, j'ai quelques doutes et que j'ai une autre alternative qui est clairement halal, qu'est-ce que je vais faire C'est très simple ici d'aller vers le halal comprenez Alors selon vous maintenant, avec cette introduction et cette petite révision qu'on qu vient de faire pour ce qui est de l'Wara et de az c'est lequel des deux états qui est le plus haut Est-ce que c'est l'Wara qui l'emporte ou c'est az qui l'emporte Oui, c'est Az-Zuhd. Okay? Donc pour arriver au Zuhd, il faut passer par le Wara. Okay? Parce que le monsieur qui est au niveau du Wara, qu'est-ce qu'il nous dit nous dit « Moi, tant que quelque chose, elle est 100% halal, je la prends. » Vous comprenez Le monsieur qui est au niveau de Zohd, non, non, non, il ne se contente pas de ça. Il dit « Même le halal, moi je ne veux pas prendre trop de halal dans la vie parce que je veux avoir quoi, les, le dos qui est, qui est léger. Je veux être un voyageur qui voyage avec le minimum de bagages vers al-akhirah en traversant cette vie de « Al-hayat al-dunya ». Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate « Al-Mudaffir » Wethiab, akha, fatahir, et purifie ton fieb, tes vêtements. Fieb, dans la langue arabe, ça veut dire les vêtements. Ça, c'est parmi les tout premiers versets qui ont été révélés au prophète. Alors, ça lui dit quoi? alayhi salatu wa salam. Les ulama de tafsir ici d'exégèse de Quran. Certains ulama, ils ont accordé le sens le plus direct, le plus apparent à ce verset. D'autres ulama sont partis un peu plus en en profondeur comme on va le couvrir maintenant un donc certains érudits ils ont dit نفسا كف طاهر من الذنبي Allahu Azza wa Jal il dit au prophète صلى الله عليه nettoie tes vêtements les savants ils disent quoi ils disent Allah Azza wa Jal il dit au prophète صلى الله عليه nettoie quoi purifie ton âme نفس purifie la des des péchés des interdits ça veut dire que lorsque quelqu'un commet un interdit qu'est-ce que ça fait ça entache le nafs l'âme à l'intérieur et Allah Azza wa il dit au prophète sallallahu alayhi wasallam, vu que ça c'est au tout début encore une fois c'est parmi les premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wasallam, c'est le début de son cheminement alayhi sallallahu alayhi sallam à l'âge de 40 ans alors Allah Azza wa il le prépare à l'avance il lui dit purifie ton âme ça veut dire ne fais pas d'interdit il dit au prophète alayhi salam certains savants certains disent ne les porte pas sur une certains savants, disent, wala wala certains savants disent, Allah عز وجل il parle des vêtements purifiez tes vêtements qu'est-ce que ça veut dire ici les vrais vêtements par contre ne porte pas tes vêtements sur un interdit ou sur quoi un ghadr un ghadr c'est la trahison la trahison ça veut dire quelqu'un qui porte ses vêtements les matins en sachant qu'il vient de faire quelque chose de mal, qu'il a fait du tort à quelqu'un, il a trahi quelqu'un, OK, que ça c'est mal à l'intérieur. Allah Azza wa Jal il dit au prophète salam de se nettoyer de de la sorte. Et certains ulama, ils ont dit amalaka fa asleh. Ils disent tes vêtements, c'est tes œuvres. Ça veut dire purifie tes œuvres, que ce soit des bonnes œuvres. D'autres ulama, ils disent wa qalbaka wa fatahir. Nettoie, purifie Ton cœur est ta maison. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça rassemble ça? Ton cœur est ta maison. Qu'est-ce que ça, c'est quoi les deux choses qui sont rassemblées là? Din et dunya, quoi d'autre? L'intérieur et l'extérieur, n'est-ce pas? Purifie son cœur. Le croyant doit purifier son cœur, mais aussi quoi? Purifier sa demeure, sa maison. Très important, on a des hadith du prophète Ali là dessus purifier, nettoyer la maison, avoir une maison qui est, qui est propre. Islam, religion d'Allah Azza c'est une religion de propreté et d'hygiène, que ce soit l'hygiène morale, celle de l'âme et du cœur, mais aussi quoi l'hygiène qui est physique. Kan vi se att det är en person som är en person som är en person som är en person som är en person som är en person som är en person som är en person som är dit person som är en person som är en person som är en person som comportement en person som är en person som är en person som är en person som är en person som ce qu'on person som är qu'on a croisé dans la vie, des personnes qui ne peuvent pas nécessairement porter les vêtements les plus présentables parce qu'ils n'ont pas de moyens pour être super présentables et pour être super chic et pour avoir l'air comme étant quelqu'un qui est je ne sais pas quoi, mais qui avec leur akhler et avec leur comportement, avec leur bonté du cœur, n'est-ce pas Eh bien, ils ont cette belle impression auprès des autres. On les respecte à cause de leur comportement. Donc le comportement aussi c'est comme des vêtements. Donc Allah Azza wa il dit au prophète sallallahu alayhi wasallam purifie ton comportement. Et bien sûr il s'adresse à nous aussi après le prophète alayhi salatou wa salam et certains ulamas ils disent amara bi tathiri thiya bi minal najasat illati la tajouzu salatu ma'aha. Certains ulamas ils disent aussi ça part de la purification qui est corporelle, qui est très connue ici dans le chapitre de Les chapitres dans les livres de fiqh, ça veut dire de législation. Qu'est-ce qu'on trouve toujours C'est quoi habituellement la première section, premier chapitre Le Odo. parfois on l'appelle le Odo. parfois, souvent c'est plus général. Comment ça s'appelle C'est là Tahara, l'hygiène, ok, donc, dans tous les livres, prenez n'importe quel livre de législation, de fiqh, ça veut dire les ahkam, le halal et le haram, dans tous les livres, il y en a des, des milliers de livres à travers l'histoire, ok, sans exagération, de tous les medahib et ainsi de suite, mais quasiment tous commencent par, quoi, l'hygiène ici, -tahara, le livre de At Tahara, parce que La tahara est une condition pour la salat. On ne peut pas faire la salat, on ne peut pas faire la prière si on n'est pas en état de tahara. Et cet état de tahara, il rassemble plusieurs choses. Il y a notre tahara au sens moral, ça veut dire faire le wudu, si on a besoin de faire le wudu, Faire notre bain rituel au besoin si... Il a été rompu, en quelque sorte, en état de al-Hadath al-Akbar. Donc, ça, des, je ne vais pas entrer ici dans les détails de fiqh, parce que ce n'est pas notre sujet. Mais vu qu'on parle de ça, entre parenthèses, c'est très important ici, c'est obligatoire. C'est parmi les grandes obligations ici, le ABC de l'Islam, sur chaque musulman, de connaître les bases de quoi de At -tahara. Et c'est très facile, c'est très simple le, le 80% il est simple à apprendre okay Ça prend un petit résumé, un livre de résumé Ou des cours sur internet ou autre chose Pour apprendre comment faire tahara Ça veut dire comment bien faire le woudou Quelles sont les choses qui annulent notre woudou Nos ablutions Qui nous poussent à devoir refaire les ablutions Quelles sont les choses qui nécessitent de faire un bain rituel De devoir de faire le roussel en tant que tel Donc ça c'est une chose Après ça il y a aussi tahara qui est Physique, comme la tahara de nos, de nos vêtements. Donc, il y a des choses comme les najasets. Il y a des choses qu'on considère les najasets. Encore une fois, je ne vais pas citer toutes les najasets maintenant, mais les matières qui sont considérées impures dans, le fuq, dans la législation de l'islam, comme par exemple des urines. Donc, s'il y a des urines sur les vêtements d'une personne, qu'est-ce que ça fait en sorte, ça Que la personne ne peut pas faire la salette avec ses... Avec ses vêtements, elle doit laver ses vêtements ou bien changer de, de vêtements. La même chose pour ce qui est de tahara de al-makan, le lieu en tant que tel dans lequel on fait la salet et la tahara de notre maison en général, de notre mieux. Donc tout ça c'est important dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit, ça va avec la pureté du cœur les deux vont ensemble c'est pour ça il dit style imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ta'ala il dit l'impureté l'impureté physique, ça veut dire l'impureté extérieure, que ce soit sur le corps ou sur les vêtements ou dans la demeure de la personne, sa maison, son foyer, son, son environnement de vie, qu'est-ce que ça implique, ça, qu'est-ce que ça développe dans le cœur de la personne L'impureté du, du cœur, vous comprenez On ne peut pas imaginer que quel, quelqu'un, excusez-moi pour le mot, soit sale dans sa vie, c'est quelqu'un qui est sale, qui est toujours sale, ses vêtements sont sales, on ne parle pas en passant. Euh, très important ici. Quand on parle ici de saleté, c'est dans le sens d'impureté, ok, les najasets. Parce que dans la religion, dans la Azza wa avoir de la boue sur ses vêtements, c'est pas sale. Okay? Quelqu'un qui a de la boue sur ses vêtements, Ce n'est pas sale, c'est juste que de nos jours, ce n'est pas présentable, mais dans le temps, les gens devaient vivre avec ça. La boue, c'est quoi C'est de la terre. De l'eau et de la terre, c'est de l'argile, une forme d'argile, et nous, on a été créés d'argile, on a été créés à partir de terre, donc ce n'est rien de mauvais. Ce n'est pas présentable de nos jours, mais... Traditionnellement, les êtres humains, ils ont vécu avec quoi Avec de la boue sur leurs vêtements ou sur autre chose. Ils n'avaient pas tous les moyens de luxe que nous, en a de nos, de nos jours. Donc, quand on parle d'être sale, on ne parle pas de la terre ou de, de la poussière ou autre chose. On parle ici des impuretés, des choses qui sont répugnantes. Alors, quelqu'un qui a une vie qui est sale, un mode de vie qui est sale à l'extérieur, que ce soit dans ses vêtements, dans son foyer, ainsi de suite, comme il nous explique ici l'imam Ibn al-Qayyim, nécessairement, Ça va faire en sorte, ça va développer une impureté à l'intérieur de son cœur. Son comportement va devenir aussi un comportement qui est quoi Impur. C'est pour ça dans la religion, dans l'Azzawadal, c'est toujours quoi C'est les deux aspects, l'intérieur ainsi que l'extérieur. Dans certaines cultures, on donne beaucoup d'importance à l'extérieur. La vitrine, ce que les autres vont voir. On veut juste que les gens voient que nous, on est tellement propres et qu'on est bien parfumés, bien présentables. Mais ce qui est dans le cœur, ce n'est pas important. Dans certaines cultures, c'est le contraire en se souciant de l'intérieur. Ce qui est important, c'est l'intérieur, le comportement, ainsi de suite. Après ça, les vêtements, le foyer, l'environnement le, le, de vie, ce n'est pas important. Dans l'islam, c'est quoi C'est la perfection, c'est l'idéal. Dans les deux domaines, la pureté du cœur et de l'âme et du comportement et des œuvres, ainsi que la pureté corporelle et la, pour, la pureté en quelque sorte externe. Et Fizik. Abchisainu di. Och med målet att al-Waraa ytterar den det är är al-Waraa? Ibland, det rensar de je vais m'éloigner du haram parce que j'ai un doute c'est pas seulement ça c'est pas seulement une obligation c'est plus que ça c'est aussi un test ici c'est une épreuve et que celui qui réussit cette épreuve Allah Azza wa lui donne comme récompense que ce warah là eh bien ça l'a nettoyer son cœur encore plus c'est un cœur qui est plus pur et plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala وَبَيْنَ الثَّوْبِ وَبَيْنَ الثِّيَابِ وَالْقُلُوبِ مُنَاسَبَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ Il nous parle ici du lien, on ne va pas traduire toutes ces paroles ici, mais très brièvement, l'ilfaïda, pour l'intérêt encore une fois, si ça peut aider certaines personnes. Imam Ibn al-Qayyim, il nous parle encore une fois du lien entre les vêtements et le cœur. Les vêtements, il y a un lien entre les vêtements et le cœur. C'est pour ça, comme il nous explique ici, selon certains ulama, selon certains ulama, je ne suis pas un expert dans le domaine, donc il pas me poser des questions sur des situations particulières après ça, mais selon certains ulama. Euh, les vêtements dans les rêves, lorsqu'on voit dans le rêve d'une personne qui voit un rêve, okay, et qui cherche à avoir une interprétation véridique de ce rêve, eh bien, les vêtements portés par la personne dans un rêve, ça donne une indication de la réalité de son, de son âme et de son cœur dans la vraie vie, ça veut dire non dans l'éveil. Donc il y a ici, les ulama, ils disent, il y a une corrélation, un lien entre eux, les vêtements entre eux, et entre le corps, et ou bien le cœur. Et c'est pour ça aussi que le prophète, wassalam, il nous a interdit de porter du loup de cibar. C'est quoi du loup de cibar? C'est de porter des vêtements dont le, les matériaux, en fait, le tissu en tant que tel provient d'animaux qui sont de la catégorie de cyber, c'est ce qu'on appelle les animaux féroces en quelque sorte okay, des lions, des tigres et ainsi de suite ça c'est interdit dans la religion d'Allah Azzawajal c'est interdit de porter des vêtements qui proviennent mettons, de la peau de, de tigre, c'est haram dans la religion d'Allah Azzawajal que ce soit pour les hommes ou pour, ou pour les femmes alors certains ulama ils ont mentionné a le raisonnement derrière c'est quoi c'est que ça donne ce caractère quoi? Euh, comment on peut dire ça là Wild, mutawahish, ok Donc, à bestial, Bestiole, féroce, ok Donc, les ulama, ils ont expliqué encore une fois le lien ici entre le vêtement, ce qu'on porte, et entre le cœur de la personne. Que ce qu'on porte et ce qu'on met à l'extérieur, ça a un effet sur notre cœur. C'était quoi, quoi la, la couleur de vêtement préférée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Couleur préférée du prophète, sallallahu qu'il aimait porter et qu'il a encouragé à porter le blanc, okay? Quand habbatiyyab ilayhi albayad alaihi sallatu sallam aimait le blanc. Le prophète sallallahu alaihi wasallam il a porté d'autres couleurs en passant, okay? Parce qu'il y a des personnes ils disent oui porter blanc c'est la soulna et de se faire toute sa vie il porte juste blanc blanc blanc blanc blanc mais pense que la soulna c'est d'être le plus que possible comme le prophète sallallahu alayhi wasallam et le prophète sass il a porté d'autres couleurs il a porté le vert et le noir et ainsi de suite mais sa couleur préférée alayhi salatu c'était le le blanc جاء عنه certains ulama ils disent pourquoi parce que le blanc ici encore une fois c'est un c'est un signe de quoi de de clarté ici de propreté ainsi de suite. طيب euh,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 éviter, s'éloigner, ne pas donner d'importance à ⁇ Meleyanihi ⁇ ceux qui ne me regardent pas. C'est quoi qui ne me regarde pas Bien sûr, habituellement, la traduction la plus simpliste qu'on se fait de ce hadith, c'est quoi C'est ce qu'on dit, comme on dit de nos jours, ⁇ Mind your own business okay? ⁇ Mais c'est plus large que ça. Pas, ça veut dire « je ne vais pas me soucier de ta vie parce que ça ne me regarde pas ». Oui, ça, ça rentre dans ce hadith, nécessairement. Mais le hadith est plus large que ça. Comme il nous explique ici, il dit ici « al-ulama » Ce hadith-là, eh il nous parle et il nous apprend à s'éloigner de tout ce qui n'est pas important pour moi. « Min al-kalam » Que ce soit des paroles. « Wa un nazar, Le regard « Ou Al l'écoute. Donc, lorsque j'écoute quelque chose, quelqu'un me dit écoute, de nos jours il y a plein de choses sur Internet. C'est pas il y a plein de choses sur Internet. Si on, si on devait avoir une vie comme la vie de nous Har le mille années ou plus, ok, on pourra pas, on pourra pas écouter et regarder tout ce qui est sur Internet. Comprenez, il y a trop de choses. Alors nécessairement ici, il faut être sélectif, il faut faire preuve de sagesse ici dans notre prise de décision c'est pas parce que quelqu'un me dit écoute ça que je vais écouter alors j'écoute quelque chose qui serait bénéfique pour moi dans la dunya ou bien dans la dans la akhirah. sinon je n'ai pas bien appliqué le hadith du prophète sallallahu wa sallam, ya Wal la même chose ici le fikr la pensée qui pourrait nous citer ici un exemple de pensée la pensée qui ne me regarde pas ça veut dire qui ne m'apporte rien du tout C'est quoi la pensée qui rentre dans ce hadith Ça veut dire qui est exclu par le hadith Oui. Très bien, barakallahou fik. Donc, là où al-shaytan, ou comme a dit surallah Si, ça veut dire, ah, si seulement je n'avais pas pris cette route, si seulement j'avais fait telle, place à la, telle chose à la place de telle chose aujourd'hui, ainsi de suite, qu'est-ce que ça, ça va faire Ça va ouvrir quoi La pensée de Shaitan et le regret et peut-être et telle chose. Donc, ça c'est, oui, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi d'autres exemples sur la pensée Et si la pensée, a, il, y a, il y a des pensées à exclure Selon ce hadith, « Tarkouhou ma la quelque chose qui ne me regarde pas, quelque chose qui n'est pas important pour moi, qui ne m'apporte rien de plus. Parce que dans la vie, okay, on, a, on a des ressources dans la vie, et toutes nos ressources sont limitées en tant qu'être humain. Notre ressource ultime, la plus importante, qui englobe le tout, qui est notre vie, Notre durée de vie entre guillemets, eh bien elle est limitée. Chacun va mourir. Il n'y a personne qui est immortel, qui est éternel sur cette terre. Donc déjà ça, ça me limite. Lorsque ça me limite, ça veut dire que je dois faire des choix qui sont judicieux. Mais aussi il y a d'autres choses au quotidien sur lesquelles on est limité, comme la pensée. Est-ce que je peux, en tant qu'être humain, est-ce que je peux penser à deux choses en même temps Est-ce que je peux avoir deux consciences parallèles Je pense à deux choses en même temps, exactement au même moment. Deux choses complètement différentes. Non. Donc, penser à une chose, qu'est-ce que ça fait Ça exclut d'autres choses. Donc, quelles seraient des pensées qui ne sont pas importantes et que je devrais exclure Oui. Oui. La jalousie. Très bien. Donc, ici, euh, le hasad, forme de hasad, ok commencer à penser à ce que l'autre il possède et pourquoi est-ce qu'il le possède et comment se fait-il et pourquoi pas moi et ainsi de suite. ça ne m'apporte rien du tout okay, je suis en train de dépenser des ressources c'est de l'énergie mentale et morale pour rien du tout on peut dire pour rien du tout sinon, si ça ne m'apporte pas de c'est-il auprès d'Allah si je ne deviens pas plutôt blâmable ce qui est encore pire qu'est-ce qu'on a aussi oui la haine, ok, donc la haine mais ce qui mène vers la haine habituellement c'est une pensée, donc avant la haine souvent il y a une pensée qui est quoi penser du mal, quelqu'un je ne le connais pas quelqu'un je ne connais que du bien sur lui bien, je n'ai pas, pas de preuve contre cette personne je commence à regarder la personne et après ça je commence à assumer pourquoi ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense de moi et qu'est-ce qu'il voudrait faire et telle chose alors ça c'est des pensées, shaitan il peut m'emmener très très loin dans cette pensée-là alors que ça ne donne que que du mal, واضح. Donc, il y a nos paroles, il y a nos pensées, nous dit l'Imam Ibn Al-Qayyim رحمه الله تعالى Fåså eri harkat zaherat och baṭinah. Fåså eri harkat zaherat al-salam. Eh bien, han lär oss att väl ge allt möjliga rörelser. Att ge alla möjliga rörelser. Detta är inte bara rörelser i kroppen, utan också rörelser i hjärnan. Detta är inte bara rörelser i kroppen, utan också rörelser i hjärnan. Detta är Al-Wara u filman tiri ashed doumin hu Encore une fois, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé du wara, okay? avant d'expliquer de, ou bien de traduire sa citation. Au tout début, lorsqu'on a parlé du wara, on a dit que le wara habituellement ça parle de quel domaine de la vie? Souvent, des questions qui parlent de quel domaine de la vie? On avait commencé avec des exemples sur. Nourriture ou l'argent, richesse, ok Donc est souvent c'est ça les questions, c'est est-ce que cette nourriture c'est halal ou c'est haram, ou bien c'est à éviter ou je ne sais pas quoi. Ou l'argent, ok Ça veut dire comment gagner de l'argent comment gagner des ressources des richesses commerce emploi autre chose par contre ici Ishak ibn Khalaf l'un des savants il porte notre attention sur d'autres aspects attention faut pas que je me leurre en pensant que ah moi je ne mange que du halal et moi je ne je ne gagne et je ne fais le commerce qu'avec le halal je suis correct je suis dans le wara il dit non non non il dit al-wara' au fil mantiq le wara u, dans les mots dans les paroles c'est plus dur que le wara sur les sur les richesses qu'est-ce qu'il veut nous dire par ça Il fait référence à quoi À ce que je dis, les sujets que j'aborde, ce que je dis des autres, oui Barakallahu donc, dire du mal des autres, ok Donc, la médisance, donc, parfois, je dois savoir en tant que, en tant que musulman, que wal wal okay, Allah subhanahu wa ta'ala et mentionne dans plusieurs ayats que on va être questionné sur tout nos sens illa que lorsque je parle mes paroles bien c'est écrit il y a un ange qui est en train de les écrire que Allah azza wa jalla va me questionner sur ça le jour dernier et lorsque je fais un témoignage c'est quoi un témoignage c'est quoi un témoignage c'est quoi un témoignage pour ou contre une personne Hmm? Rapporter un, un, un fait, une conclusion, ok. Attention, témoignage c'est pas juste devant le juge, ok. Les gens ils pensent témoignage, j'apporte un témoignage, on va me convoquer chez le juge, va avoir toute une scène comme ça, il faut que de façon formelle, non. Témoignage, c'est dans notre vie de tous les jours. On fait des témoignages à chaque jour. Et on va être devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Yawm al le juge suprême, subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyama, le jour du jugement dernier. On va être jugé sur nos témoignages, sur nos prises de position. Alors, il y a parfois des situations sensibles. Je m'apprête à faire un témoignage. Tu me questionnes sur quelqu'un. Tu me dis, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce que tu penses de lui Est-ce que je devrais Est-ce que je ne devrais pas Et là, Je vais parler. Il n'y a rien qui me dit, tu dois toujours te taire et ne jamais parler. Non. Allah Azza wa m'a donné une langue pour une raison. Parfois parler c'est important. Par contre, je dois m'assurer que ce que je dis c'est justifié. Que je peux défendre sa yaoum al-qiyam. S'atuk tabu shahadatuhum wa yus'alun. Allah Azza wa va me questionner sur mon témoignage. Alors il dit ici que parfois le wara dans les paroles, c'est plus dur que le wara dans les richesses. Parce que la langue elle est vite, elle est légère, elle envoie des choses rapides. Okay, Ce n'est pas comme le commerce, le commerce, okay, la viande, okay, est-ce que j'achète telle viande, ou je ne sais pas, hein, je vais prendre quelques minutes pour réfléchir. Parfois les paroles, quoi ça Ça s'enchaîne à haut débit. Et on ne réalise pas qu'est-ce qui vient de sortir ici, que je viens de dire des choses que je vais regretter plus tard, ou bien yaoum al-qiyama, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit aussi, وَالْزُوْدُ فِي الْرِيَاسَةِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الزَّهَابِ fidda Le zuhd, qui nous rappelle, on a dit tout à l'heure, c'était quoi le jaune hmm se, se limiter dans dans l'accès à la dunya, même dans le halal. Okay? Zuhd, c'est, je ne vais pas encore une fois réviser tous les cours sur Zuhd, mais Zuhd, c'est, je ne suis pas très intéressé. Okay? C'est un manque d'intérêt, quelque chose n'est pas très important pour moi. Alors, cette chose-là, okay, peut-être elle est halal, je peux l'acheter, j'ai l'argent pour l'acheter, ainsi de suite, mais je ne vais pas l'acheter parce que ce n'est pas très important pour moi. Alors, il nous dit ici, ce alim, ce savant, qu'il y a le zuhd dans l'or et l'argent, ça veut dire la richesse. Encore une fois, exemple typique vers lequel on penserait de façon spontanée, mais il nous dit qu'il y a un zuhd beaucoup plus dur que ça, que les gens ignorent. C'est quoi Le zuhd pour, en ce qui a trait à quoi L'amour du pouvoir, l'être humain, il aime savoir le pouvoir, être le boss, ok À chaque fois, il aime être celui qui donne des ordres et quand lui obéit, c'est être celui qui parle et qui prend les devants et ainsi de suite et qui avance pour diriger la salette sans que personne ne lui demande de faire, ok Parfois, il y en a des gens qui font comme ça, masjid comme ça, il n'y a personne qui lui demande de faire... Juste euh, les gens c'est le temps de faire icama et le prophète Sallallahu alayhi wasallam il a dit ya umm alqawma azza wa jalla personne qui connaît bien le coran et il y a des gens à peine il sait comment lire sourate al-fatiha OK mais il vient juste d'apprendre deux trois ayats du coran il veut tester il veut juste montrer aux gens il y a personne qui lui a demandé de faire et juste il prend il prend les devant comme ça et dans le hadith du prophète sallalahu alayhi wasallam parmi les, les pires des personnes même amma qauman wa hum lahu quelqu'un qui dirige un groupe de personnes alors qu'il ne l'aime pas. Sont... Qui t'a dit d'être en avant toi De quel, de quel droit est-ce que tu te mets en avant Que ce soit dans le salat ou n'importe quelle autre chose. Donc, parfois, quelqu'un, l'un de nous, il pense que moi, je suis quelqu'un de Zahid. Moi, je suis dans le Zahid. Moi, je n'aime pas l'argent. Ce n'est pas important pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est derrière l'argent et tout. Moi, je suis pour la Akhira. Par contre, ce qu'on ignore, c'est quoi C'est que j'ai quelque chose au fond de moi qui est caché, qui est plus que... pire que l'attachement pour l'or est pour l'argent et pour et pour les richesses qui est quoi l'amour du, du pouvoir et du et du contrôle taali c'est pour ça comme il nous explique ici il nous donne c'est quoi l'argument qu'il présente pourquoi est-ce que euh, le zour dans le pouvoir c'est plus dur que le zour dans les richesses il dit les anna wa al-fidda parce que les richesses sont dépensées pour avoir le pouvoir Pour avoir le pouvoir, encore une fois, dans l'un des plus grands pays du monde, les plus puissants du monde, vous le savez combien ça Ça coûte des milliards de dollars pour la campagne présidentielle et des lobbies, ainsi de suite, juste pour pouvoir quoi, avoir cette, cette chaise comme ça dans un bureau et être quoi POTUS. Vous comprenez Donc, l'argent, les richesses, les gens sont prêts à les mettre, à les sacrifier pour avoir le pouvoir. Donc, vous voyez ici que lorsqu'on parle de la dunia, de, du danger de la dunya, du mal que la dunya pourrait avoir sur notre iman et sur la akhira. Souvent on pense juste à l'argent, mais ce n'est pas juste ça. Il y a d'autres aspects qui sont un peu plus subtils un peu plus parfois, un peu plus abstraits, mais qu on, qu on, euh, souvent qu'on qu ne voit pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que telle personne est corrompue, pourquoi est-ce que telle personne fait tellement de mal. Elle va te dire, mais il n'a pas l'argent, il n'a pas besoin d'argent, il est riche. Parce que les gens assument que la seule motivation dans la vie, c'est quoi C'est l'argent et les, et les richesses. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a d'autres motivations okay, qui sont beaucoup plus dévastatrices. C'est pour ça le prophète, même si on sort un peu ici du sujet, mais dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit Il dit, le prophète, que deux loups affamés, imaginez deux loups affamés, quand n'envoie et qu'on laisse libre devant un troupeau de moutons. Qu'est-ce qui va arriver? Vous imaginez quoi? Qu'est-ce qui va arriver? De loups affamés. Et on va les laisser libres. Pas de surveillance. Et on va les laisser devant un troupeau de moutons. Qu'est-ce qui va arriver? Hmm? Ils vont se battre? Juste se battre? Il va y avoir un massacre. Ok, c'est ça. Il va avoir un massacre. Le troupeau va être massacré. Alors, il dit, alayhi sallallahu wa plus dévastateur que ça, plus grave que ça, plus dangereux que ça, c'est quoi? Herso. c'est la personne qui est attachée à quoi? À l'argent, la richesse, ainsi que sharaf, la renommée, le pouvoir, la puissance. Et donc, ça, c'est les deux loups affamés ici dans notre vie. Mais le troupeau, c'est quoi? Il dit le prophète, salasem, Lidinihi", pour sa religion, pour sa foi. Ça, ça va créer un massacre dans la foi. Toute personne, n'importe quel, quel être humain, quelqu'un qui est haris, qui s'attache beaucoup à la richesse et qui s'attache beaucoup au pouvoir, sa foi, elle est partie. Ses valeurs, c'est partie. On ne peut pas imaginer qu'une telle personne ne va pas être corrompue. طيب. Euh, il dit ici, « Il dit al-Darani. » الورع اول الزهد كما ان القناعه اول الرضا الامام الداراني les grands adorateurs et savants connus de l'islam il dit que le wara c'est quoi le wara ici, c'est le début de az-zuhd donc pour accéder au zohd il faut passer par le wara tout comme il nous dit al-qana'ah al-qana'ah c'est la suffisance quelqu'un qui est qanouh OK quelqu'un qui est qanouh c'est Euh, si on lui présente de la nourriture même un peu de nourriture il dit que si, si ça ça va répondre à ma faim alhamdoulilah ça m'enlève ma faim alhamdoulilah alhamdoulilah je suis correct avec ça quelqu'un qui n'est pas à nourrir, il va dire juste ça Je veux avoir plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus Pourquoi, pourquoi, pourquoi Donc, Al-Qana'a, c'est la suffisance. Il dit Al-Qana'a aussi, c'est le début, c'est le premier pas vers le vers el Rida. Al-Rida, c'est le contentement. Être content avec le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala et accepter le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ici, Il Yahya ibn Mu'ad, Yahya ibn Mu'ad, tout ça, bien sûr, c'est des grands savants de l'islam qu'on est en train de citer ici. Il dit que le wara, le fameux wara ici, qu'il a deux faces, qu'il a deux formes en quelque sorte. Wara'un fizzahiri, le wara qui est dans l'apparence, qui est externe, qui est à l'externe, c'est quoi Regardez bien cette définition. C'est de ne bouger que pour Allah. Physiquement, ne faire de pas, ne poser de gestes, ne prendre d'initiative que pour Allah subhanahu wa, Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de doute, qui est, qui est capable de justifier toutes ses décisions. Il y a Omar al qui va dire « Allah, moi j'ai fait telle chose parce que j'ai cru que ça, ça me rapproche de toi. J'ai fait telle chose parce que j'ai cru que toi, tu aimes des gens qui font des, des, des choses pareilles. » Ainsi de suite. Donc ça c'est à l'extérieur. C'est la personne, à chaque fois qu'elle pose un geste, une action, elle est motivée par quoi Par le fait de se rapprocher d'allah subhanahu wa ta'ala wa war' al-batin le war' qui est l'intérieur batin le war' du cœur c'est quoi elle la toutekhila qalbaka c'est que rien n'entre ton cœur à part allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire que ton cœur soit exclusif à allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire quelqu'un qui arrive au niveau d'être selectif que ce qui rentre dans mon cœur c'est seulement mon seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est le al khuruj min ash-shahawat wa tark Une autre définition aussi de wara' ils ont dit c'est quoi? C'est que le wara' c'est le fait de sortir, ça veut dire de de ne pas être sous l'emprise des tentations, des shahawat et de laisser le haram et les, et les interdits. Et Yunus ibn Ubaid, il a dit: "Al wara' al min Ça, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Il dit al-wara, c'est le fait de de sortir, d'éviter, de ne pas toucher à n'importe quelle qui est, n'importe quelle chose qui est shubha Encore une fois, qui est, c'est quoi une shubha Qui pourrait nous rappeler? C'est quoi le sens de shubha Le mot shubha Chuba ici. Personne qui ne connaisse pas le mot. C'est quoi shubha Hmm? Quelque chose de douteux, ok Donc, dans ce sens-là, qu'on est en train de couvrir aujourd'hui, quelque chose de douteux. Je ne suis pas certain si c'est halal ou c'est haram. C'est une zone grise. Ça, c'est une shubha, notant qu'il y a une autre euh, un autre sens du mot shubha okay, qui est à l'extérieur complètement de ce contexte. C'est plus quelque chose d'idéologique ici à shubha. C'est n'importe quelle chose qui remet en doute les croyances de la personne. C'est un argument contre contre le yaqin, contre tes certitudes, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les Chubhah, les, les fameuses shubhahs contre l'islam, okay, qu'on traite, comme on, comme on appelle dans le langage médiatique, les accusations contre l'islam. Donc, les très fameuses shubhat que vous connaissez tous qui sont répétées depuis des, des décennies Donc l'héritage en islam et quatre femmes en islam et je ne sais pas quoi donc ça c'est les shubhat contre l'islam mais ça c'est un autre sens du mot shubhah mais aujourd'hui on est dans un sens bien particulier ici la shubha au sens de ce qui est zone grise on n'est pas certain ce que c'est halal pas certain ce que c'est haram alors il nous dit ici al-wara c'est le fait de sortir de toute shubha d'éviter n'importe quelle shubha wa muhasabatu an-nafs fi kulli tarfati ayn eh de faire son auto-évaluation na muhasaba au tout début de ma démarche de salik na parat l'astarsad muhasaba faire ma, mon propre jugement en quelque sorte à chaque, clin ça veut dire à chaque de, de ma vie ça veut dire, Un vérificateur, vérificateur général ici, qui à chaque fois que je fais des dépenses, je prends des décisions, ainsi de suite. Lui, il est derrière moi, il est en train de dire, tu as fait la bonne chose, pourquoi est-ce que tu as fait telle chose, ainsi de suite, pour vérifier ici, pour que toujours la personne, elle reste sur un chemin qui est, qui est sûr et sécurisé. Parce que, rappelez-vous ici, le concept de wara, encore une fois, il est quoi On va le voir à la fin, il va y avoir une certaine conclusion intéressante, Inch'Allah. Le wara, c'est quoi C'est pour nous permettre d'être en sécurité. Tu ne veux pas approcher la zone qui est dangereuse, la zone qui est douteuse. Rappelons toujours le hadith du prophète, qui est l'un des hadiths qui nous illustre euh, le sens de l'ouara, la logique. C'est quoi Laisse ce qui est douteux pour ce qui est certain. Ce qui te rend inconfortable, eh bien, tu l'as si tu vas vers quelque chose qui est certaine. وقال uh, سفيان Thawri, ما رأيت اسهل من al-wara? Ma haqafi نفسك فاتركه امام سفيان الثوري land grand savant de l'islam il dit, dit j'ai jamais vu quelque chose d'aussi simple que le wara d'aussi facile que le wara il parle pas ici d'aussi facile dans la pratique nécessairement mais il parle d'aussi facile dans la définition ça veut dire c'est quoi le du wara il nous dit il nous dit c'est très simple il nous dit ma haqafi nafsik fatruk tu ce qui te rend inconfortable tu le Définition, paramètre, c'est un seul paramètre, unique. C'est toute chose qui me rend inconfortable. Je ne me sens pas bien pour ça. J'ai comme un sentiment que ça, ce n'est pas bon pour mon imam. J'ai comme un sentiment, ok Bien sûr, tout ça, tout ça, tout ça, en se rappelant du fait qu'en islam, normalement, la règle, c'est de demander aux gens du savoir, de science, lorsqu'on ne sait pas. Ça, c'est le premier niveau. Mais parfois, soit on n'a pas un accès tout de suite à un savant, maintenant, je dois faire une décision maintenant, mais je n'ai pas de savant, je n'ai pas de personne de science devant moi. Alors qu'est-ce que je fais Je préfère ne rien faire, mettre ça en suspens jusqu'à ce que j'ai une réponse finale. Parce que parfois, on peut avoir des doutes, des choses qui nous rendent inconfortables parce que tout simplement, on n'a pas de science. Mais lorsque je demande à des personnes de science, ils me disent « Non, il n'y a aucun problème, regarde, il y a un hadith, le prophète, il a fait telle chose, ok, a pas de problème. » Dans ce cas-là, mon doute, eh bien, il ne vaut rien parce que ça fait face à une quoi, à une certitude dans la religion d'Allah Azzawajal. Mais lorsque j'ai un doute qui est justifié, soit parce que je manque de science, j'ai personne pour me répandre, ou bien parce que j'ai assez de science, mais comme on a mentionné tout à l'heure, Qui, quelle était l'une des raisons C'est quoi l'une des causes des choucruns Encore une fois, des doutes qui pourraient nous rappeler un mélange. Barack Donc le fameux mélange du halal et du haram. Okay, donc il y a une situation dans laquelle je ne sais pas. On ne peut plus faire la distinction entre le halal et le haram parce qu'on les a mis ensemble. La situation c'est très mélangé. Alors parfois, je préfère être sur mes gardes, m'éloigner de ça. Eh bien, ça c'est meilleur pour moi. وقال سهل الحلال هو الذي لا يعصي الله فيه والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه encore une fois il dit le halal c'est quoi le halal c'est n'importe quelle chose dans laquelle on ne désobéit pas Allah azza d'accord simple ça tout le monde connaît ça le halal c'est n'importe quelle chose dans laquelle on ne désobéit pas Allah azza waj mais après ça il dit minhu Safi, le plus pur du halal, le plus véridique du halal, c'est quoi C'est les choses dans lesquelles on n'oublie pas Allah. Parce qu'il y a des choses qui sont halal, mais qui nous font oublier Allah subhanahu wa dans un contexte ou dans un autre. Donc, si quelqu'un va dire cette chose-là, c'est halal. Okay? Exemple typique, encore une fois ici, c'est l'emploi. L'emploi. C'est quoi les paramètres habituellement Les gens, quand ils cherchent un emploi, ils vont mettre quoi sur, sur papier Ils cherchent quoi Qui pourrait nous dire Habituellement. Hmm? Salaire Qu'est-ce qu'on a aussi Proximité de lieu de travail Transport Qu'est-ce qu'on a aussi hmm? Responsabilité Ok, donc euh, potentiel d'avancement, je ne sais pas, donc, plein de trucs comme ça qui sont reliés. Donc, quand on est de par, de par le, le, le, de par la culture de travail de la société dans laquelle on vit. Par contre, le musulman devrait ajouter d'autres paramètres à lui-même. Ce n'est pas parce qu'un emploi ça, oh, ça correspond... Ce que j'ai vu sur papier, ça correspond exactement à mes qualifications. C'est exactement ce, la compagnie dans laquelle je voulais travailler. C'est le salaire que je voulais encore plus. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres paramètres à prendre en considération. C'est est-ce que cet emploi-là, c'est quoi l'impact que je m'attends que ça va avoir sur ma religion, sur mon dîme. On a parlé un peu de ça dans l'autre séminaire, les gagnants des demandes, comment planifier sa vie, quel okay, emploi de nos jours, surtout de nos jours, c'est critique dans la vie. Okay? De nos jours, l'emploi fait partie de, de notre vie typique, moderne. Alors, cet emploi-là, chercher idéalement un emploi qui ne va pas avoir un néfais néfaste sûrement humain sûrement digne un emploi qui va tellement me prendre d'énergie tellement me prendre de dédication et de temps et ainsi de suite que je vais oublier Allah subhanahu wa taala ça ça peut être être mauvais pour moi même si en théorie sur papier ça peut être un emploi qui est ça semble être un emploi qui est qui est halal وقال بعض السلف لا que la personne le serviteur d'Allah azza le musulman ne va pas atteindre le vrai niveau de taqwa de la crainte d'Allah subhanahu wa taala taqwa ici avant d'arriver A un niveau dans lequel il va laisser certaines choses Qui ne sont pas problématiques de peur à tomber dans ce qui est quoi problématique. Vous comprenez donc là pas de crème malheureusement je pense. Oh, ici j'ai ce cercle là qui est le cercle du halal. Je peux toucher ce cercle de halal il n'y a pas de problème. Mais je sais que dans le cercle de halal il y a une certaine couche ici. Qui est quoi Qui n'est pas problématique, mais qui pourrait facilement mener à ce qui est problématique. Qui n'est pas clairement haram. Ok Si je suis ici à l'intérieur, je suis à l'intérieur du, du du cercle du halal. Je veux rester à l'intérieur du halal. N'importe quel musulman veut vivre dans le halal. C'est ce qu'on dit vivre dans le halal. Ok Vivre dans le halal. Mais là, il y a un certain limite. La frontière entre le halal et entre le haram, ce n'est pas moi qui l'invite, ni l'auteur du livre. Okay? Ça, c'est dans les hadiths très clairs du prophète, wa, mais aussi de par la réalité, de par la logique de, de la vie. Il y a une certaine zone de transition ici, une certaine zone grise. Et dans cette zone-là, parfois, il y a des choses qui ne sont pas problématiques, mais que les faire pourraient mener à ce qui est problématique. Et de ce fait, je vais laisser certaines choses Qui ne sont pas problématiques de crainte à tomber dans ce qui est quoi problématique. Vous comprenez, ça c'est le niveau de al-wara'. Comme les ulama, ils l'ont ils l'ont expliqué. Et nous dit ici, « as-sahibul manazil donc l'auteur du livre original qui est manazil euh, sairin il dit al-wara' towqin mustaqsan 'ala hader ou tahrud 'ala ta'ziin. C'est quoi le wara' écoutez bien ça comment est-ce qu'il le définit. Towqin Mustaqsin C'est un évitement, j'évite quelque chose. Je prends mes précautions, par quoi Par possibilité de danger. Par... Il y a d'autres raisons pour lesquelles on pourrait éviter quelque chose. J'évite quelque chose parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Non, dans cette situation-là, je vais éviter quelque chose. Je vais éviter de faire un choix par quoi Hadar. Avertissement, parce qu'il y a possibilité de danger. Vous comprenez Ou il nous dit « ala ta'zimin » Ou pour, parfois c'est un inconfort envers quelque chose. Je, je me sens inconfortable à prendre telle chose. Pourquoi Par vénération d'Allah Azzawajal. Ta'zimu lillahi subhanahu wa ta'ala. Tellement Allah Azzawajal il est grand pour moi subhanahu wa ta'ala. Il est important dans ma vie que me, je me sens inconfortable à faire et tel autre chose comme il va nous expliquer ici maintenant yani an dimensions que ce soit la dimension du corps encore une fois les jawarih nous sens comme les mains donc les mains qui évite quelque chose je vais pas toucher à quelque chose OK donc, je vais Mais aussi, c'est le cœur qui est inconfortable. C'est un sentiment de, du cœur qui a un certain inconfort. Est-ce que vous pensez qu'il qu y a des gens qui se sentent automatiquement inconfortables envers quelque chose Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient, qui pourraient connaître le haram juste en le... qui pourraient connaître la nourriture haram juste en la goûtant Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient connaître que telle nourriture elle est haram juste en goûtant la nourriture hmm? Impossible Oui, c'est possible, mais c'est une exception. Okay? Mais ça c'est la crème de la crème. C'est arrivé à certains des compagnons, des Sahaba radıyallahu ta'ala anhum. Ok Tellement Tellement quelqu'un son cœur, tellement quelqu'un il craint Allah subhanahu wa ta'ala, tellement quelqu'un il est sadiq, vraiment il ne touche pas au haram et il s'éloigne du haram, quelqu'un comme Abu Bakr sadiq radiyallahu ta'ala ou autre chose, que s'il va manger quelque chose dans laquelle il y a choubha ou que c'est haram, il va se sentir quoi Anormal, inconfortable. Okay, ça c'est pas pour nous, c'est pas juste pour n'importe qui C'est pas, pas un art C'est pas quelque chose qui s'apprend avec le temps Vous comprenez, c'est pas une science, on peut acquérir ça On peut apprendre des techniques ou autre chose Non, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de spirituel C'est dans le imam de la personne Tellement l'âme de la personne, elle est pure Et elle est habituée au halal Et à ce qui est pur Qu'il y a quelque chose de répugnant Automatiquement Allah subhanahu wa lui donne ce certain sens là Qui vient, qui vient s'ajouter à ala don parce que parfois attends soit il dit, parfois il y a wara' Allah azzawadu, parfois choses pourquoi pour la renommer parce que socialement, socialement c est, c est mal vu euh, le gaspillage gaspiller des ressources. C'est socialement bien vu ou mal vu Mal vu. Quelqu'un qui, qui ne va pas gaspiller de l'eau ou autre chose. Mais pourquoi C'est parce que ah, pour euh, être socialement quoi Bien vu. Pour être socialement bien vu. Comme il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, encore une fois, juste pour qu'on dise que cette personne-là ne mange pas beaucoup, c'est quelqu'un qui prend bien soin de sa santé et ainsi de suite. Il, il mange seulement un seul plat ou un demi-plat ou autre chose, ou ça devient une mode ou je ne sais pas quoi, vous comprenez Non, Al-Wara, c'est lorsque c'est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. La justification, elle est, elle est là, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Li Allah subhanahu wa ta'ala.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 Notre image en quelque sorte, préserver notre valeur, on a une valeur morale en tant qu'être humain, on a la valeur physique ou la valeur de richesse ici monétaire ou autre chose, chacun a une certaine valeur, mais il y a surtout dans notre religion, dans la religion d'Allah Azzawajal et dans la fitra, dans la nature que subhanahu wa ta'ala nous a accordée, il y a notre valeur qui est morale, ce qu'on appelle ici la valeur de « an-nafs okay? » en islam c'est très important dans les écrits même si de nos jours je comprends que pour plusieurs personnes c'est difficile à voir parce qu'on n'est pas dans une société qui, qui met de l'avant cette chose là qui est la valeur de an nafs okay? mais dans l'islam dans les paroles des ulama et ainsi de suite c'est très important C'est la valeur la dignité de ma personne C'est important Même dans le hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam lorsque il nous a parlé De celui qui s'éloigne De cette zone grise Qui connaît le hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qui lui arrive Celui qui ne veut Celui qui évite la zone grise Donc là il va Préserver deux choses L'intégrité de sa religion De sa foi Ainsi que l'intégrité de son Urd, c'est quoi le urd ici C'est mon image, c'est ta notoriété. Parce que peut-être tu vas faire des choses qui sont questionnables, qui ne sont pas clairement haram et qui ne sont pas clairement halal. Et si pas, je n'ai pas de justification pour ça, qu'est-ce qui va arriver Les gens, pas n'importe quel gens, mais les croyants, ils vont me voir d'un mauvais œil. Il y a d'un œil qui est douteux. Ma position, ma notoriété va devenir un peu en doute. Vous comprenez Et ça, c'est important ici. La valeur de un nafs, bien sûr, ça ne doit pas être... Au centre, ce qui doit être au centre dans notre vie, c'est notre valeur auprès d'Allah Azza wa Mais ce n'est pas contradictoire après ça à avoir un certain intérêt minimal pour notre image, pour, pour la valeur de notre, de notre être. « فَإِنَّمَنْ كَرُومَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ Parce que tout celui qui se considère important, pas ici quelqu'un attention, c'est pas se considérer important au sens de de quoi de de l'arrogance ici je suis quelqu'un de très important, ça veut dire par rapport à vous je suis très important ça c'est pas bien en islam on le comprend plus on comprend tout c'est contraire au sens de l'islam mais on doit quoi ressentir une certaine importance dans notre nafs pourquoi parce que c'est c'est notre nafs c'est nous on a Seulement une seule dans cette vie. Okay? On a un seul être. On a un seul « nous ». Le « nef », c'est le « nous ». C'est le « moi okay? ». J'ai un seul « moi » dans la vie. Ce « moi-là », il va être avec moi dans la dounia et dans la « akhira ». Il doit être important pour moi à l'intérieur. Je dois garder sa valeur. Je dois garder sa valeur pour, encore une fois, gagner de la place dans la dounia et auprès d'Allah. Alors, celui qui considère que son « nef », son « moi », Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur moi, leur nefs Il y a des gens qui, qui n'aiment pas, hmm? yeah. pas leur nefs. Okay? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire "I hate myself" Souvent c'est au sens exagéré, okay? mais il y en a peut-être qui le disent pas. "I hate myself, but he or she really hates themselves." Donc. C'est ça, c'est ne pas aimer le moi, mais aussi il y a quoi Lorsque le moi, il est important, c'est important, ça c'est encore une fois, c'est la norme normalement. N'importe quel être humain qui est dans la fêtera normale doit accorder de l'importance à son moi, à son neuf. pas la nef ici au sens de l'ego, ce que je suis au-dessus des autres, non, non, c'est parce que c'est... C'est compliqué à expliquer pourquoi, okay? mais c'est une chose qu'on comprend. Il n'y a pas de définition pour ça. Il okay? y, y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de définition tellement elles sont, tellement elles sont quoi? claires et évidentes. Okay? Donc Ça c'est très important, même les ulama ils parlent de ça entre parenthèses. Il y a des choses qu'on ne peut pas définir. Comment est-ce qu'on définit la colère C'est quoi la colère Radam. La, la chose la plus simple, c'est de vous dire, la colère, eh bien, vous savez c'est quoi la colère Ça, c'est la chose la plus, la plus simple. Mais si je vais commencer à expliquer c'est quoi la colère, trouver une définition, eh bien, ça va se compliquer. Okay On va commencer à avoir des débats, mais je ne suis pas d'accord, cette définition n'est pas complète, mais il manque des éléments, ainsi de suite. Okay c'est quoi la colère, c'est quoi la tristesse, c'est quoi la joie Ça, c'est des choses que Allah, c'est comme si c'est des définitions, des concepts innés en nous. On n'a pas besoin d'un larousse pour ne définir ça. Non On comprend déjà ça de par notre nature humaine. Comprenez Donc, mon nefse, Pourquoi est-ce que c'est important La même chose ici. C'est par ma nature humaine normale que je devrais comprendre ça si je suis encore un être humain qui est quoi Qui intègre, qui est normal. Comme Allah Azza m'a créé avec la fetra qui est normale. Okay? Parce qu'attention, de nos jours, de nos jours, est-ce que, est que l'être humain l'a changé Est-ce que, est que l'être humain il change Est-ce que l'être humain il change de par, Il y a bien sûr l'essence de l'être humain, mais l'être humain comme réalité sociale... Ça veut dire, l'être humain, il, on sait que l'être humain en général, il est conformiste. Okay La plupart des êtres humains sont conformistes. Ils veulent être comme le voisin et comme celui qui, qui est à l'extérieur et celui qui ne cherche pas à être celui qui est complètement différent des autres, ni à être comme celui qui vit dans un autre continent. La plupart des êtres humains veulent se conformer à leur entourage. Comprenez Donc, euh, parler d'innovation et je ne sais pas quoi, et telle chose. Oui, en théorie, mais dans la réalité, les personnes qui aiment ça être différentes des autres et qui veulent juste faire quelque chose, c'est rare. La majorité des personnes sont conformistes. Donc, sous cet angle-là de conformisme, est-ce que l'être humain, il change ou non Est-ce que l'être humain s'adapte à des réalités à son entourage, à sa société. Oui, OK Et là le truc c'est que de nos jours l'être humain il a beaucoup changé. OK On croit bien sûr qu'il y a toujours cette fitra à l'intérieur des êtres humains que les êtres humains ils peuvent toujours revenir vers le haq, et vers vers la vérité, vers la norme, OK Mais de nos jours, c'est juste incroyable comment est-ce que les êtres humains ont changé par la culture médiatique, par la technologie, par les médias sociaux et ainsi de suite et le plus que la personne elle est jeune et qu'elle est née dans cela le moins qu'elle va ressentir, vous comprenez, qu'elle va ressentir cela. C'est pour ça, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, qui a plus de 40 ans Quelqu'un plus de 40 ans Presque pas, ou pas du tout, mais je, je vous garantis, ok, je vous garantis que la majorité, je ne vais pas dire nécessairement vos parents à vous, mais la majorité des parents, ceux qui sont plus que 40 ans, ne comprennent pas vraiment pleinement la réalité dans laquelle vous vivez comprenez Ce qui explique entre autres pourquoi est-ce que plusieurs de nos parents en tant que muslimins, okay, c'est un problème que nous avons, ils, ils ont du mal encore à comprendre certains des, des défis et des grands problèmes que traversent leurs enfants. Ce n'est pas seulement ici une différence de génération. Ça c'est normal à travers l'histoire. Même Ali ibn Abi Talib, il a dit quoi C'est des paroles connues. Il a dit N'élevez pas vos enfants sur, quoi sur vos euh, propres coutumes ou pro votre propre façon de faire. Il a dit Ils ont été créés pour un temps, pour une ère autre que votre ère. Donc ça c'est quoi C'est quelque chose de naturel, c'est normal dans la vie. Que chaque génération qui vient elle a de nouvelles, de nouvelles réalités, des choses qui changent et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème, ça c'est norme. On ne parle pas de ça. On parle du fait que dans les quelques dernières années, il y a eu des choses qui sont quoi Qui sont des transformations extrêmement majeures dans la façon de vivre de l'être humain. Surtout cette question-là de la technologie et des téléphones. Et de il n'y a personne, personne, personne, personne qui pouvait imaginer que ça, ça va venir et ça va exister de la façon dont on la voit aujourd'hui. Il y a de cela 30, 30 ans, okay, il n'y a personne, même, même dans les films. La façon de laquelle nous, en tant qu'être humain, on vit de nos jours, il n'y a pas un seul être humain qui pouvait imaginer que ça va arriver ça un jour. Vous comprenez Mais maintenant, c'est devenu quoi la norme C'est devenu la norme. Et le problème avec ça, c'est quoi C'est que ça change certains des, certains des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a, nous a accordés en tant qu'être qu humain. Comprenez Je sais que certains, certains sujets sont controversés, mais il faut, il faut, il faut en parler. Okay, c'est parce que ça, c'est le dind d'Allah Azzaudi, c'est la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azzaudi va nous questionner sur notre, sur notre religion. C'est quoi les choses auxquelles la société, dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est quoi les choses auxquelles la société elle donne de l'importance Quand vous allez ouvrir les journaux, pas les journaux, je sais qu'il n'y a pas de journaux de papier aujourd'hui, mais je veux dire les nouvelles, autre chose, c'est quoi, quoi les sujets d'actualité aujourd'hui Les intérêts, c'est quoi l'intérêt Afin Liberté, taillez L'argent, ok euh, ses passions. Suivre ses patients Oui Apparence physique, taillez Tout ça c'est assez assez standard, okay. ça, ça a existé pendant quelques années, tout ce que vous êtes en train de mentionner. Mais il y a quelque chose d'assez nouveau, ok hmm. Divertissement, ça fait euh, depuis depuis... Euh, L'avènement de la culture américaine et Hollywood et ainsi de suite, oui. Intelligence artificielle, ok, un peu plus technologique, ça fait partie de notre vie. Encore une fois, oui, ça peut être vrai, ok, donc encore une fois, regardez. Est-ce que nous, regardez, vous, inchallah dans quelques années, vous allez avoir des enfants qui vont grandir, ok, et vous allez être les plus que 40 ans, qui peut-être ne vont pas comprendre leur, leurs enfants, mais si... Le monde continue dans la direction dans laquelle et vers laquelle il se dirige. Juste essayez d'imaginer ça. Okay? Essayez d'imaginer qu'il se pourrait que dans, dans quelques années, Allah, il se pourrait qu'on va avoir des autos qui conduisent elles-mêmes. On ne va plus conduire. Il y a une auto qui arrive, toi tu rentres à l'intérieur et elle te prend quelque part. Oui, ça existe, mais c'est pas la norme. Okay? Ça existe quelque part. Mais Moi, je parle de quelque chose qui devient la norme. Je parle pas de quelque chose qui est okay, qui est en test ou il y a des gens, qui... il, y a, il y a des personnes qui non. Lorsque quelque chose, elle devient la norme. C'est quoi le problème avec une norme Parfois, la norme, elle devient quoi Imposer. n'as pas d'autre choix. Il faut que tu fasses ça. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, est-ce qu'un jeune aujourd'hui, quelqu'un qui veut juste avoir une vie normale, pas quelqu'un qui veut devenir millionnaire, juste quelqu'un qui veut avoir une vie normale dans cette société Est-ce que tu peux ne pas avoir un téléphone « Moi, je n'ai pas de téléphone. Hmm? » Extrêmement difficile. Okay? Parce que tout le monde prend pour acquis, même les services essentiels. Avoir un compte bancaire, je ne sais pas quoi. Okay, donner votre numéro de téléphone pour qu'on vous envoie un code de vérification. Vérifier sur notre site web. Accéder à votre compte. C'est comme on te l'impose. Ça devient la norme. Ce n'est pas écrit dans la loi que si tu n'as pas de téléphone, tu vas aller en prison. Par contre, si tu n'as pas un téléphone, ok La vie va être très difficile. Quelqu'un dit « moi je ne veux pas Internet, je ne veux pas avoir d'Internet ni d'ordinateur, technologie ce n'est pas important pour moi. » ben, La vie va être, surtout si tu vis encore une fois dans, dans les grandes villes. Taille. Imaginez que si dans quelques années, la norme ça va être des autos, des voitures qui vont t'emmener à destination. Et que cette, ça va se développer petit à petit et qu'à un certain moment donné, c'est quoi C'est la machine, bien sûr derrière la machine, il y a une certaine méga-entreprise extrêmement puissante avec encore une fois de l'intelligence artificielle et ainsi de suite, qui va te conduire à destination et qui même parfois va choisir pour toi ta destination. Elle va te prendre là où la machine, elle veut te prendre. Tu dis non, non on va faire un arrêt parce que je vais aller voir ma mère. Non, impossible de faire ce choix présentement. Ok pour x ou pour y raison. Ça nous fait rire. Ok? Encore une fois peut être c'est probable encore une fois il aniyasha Allah azawajal si les choses continuent à avancer dans la même direction dans quelques années ça va être une réalité. Il va y avoir inshallah vos enfants à vous qui pourrez grandir dans cette réalité que eux ils trouvent ça complètement normal. Comprenez? Bye. Le truc avec ça, c'est quoi Là, on va revenir. Vous avez mentionné intelligence artificielle, mais je cherche un autre point ici qui est relié à un autre pourquoi est-ce qu'on parle de ça Je suis pas en train de faire une halakah ici sur l'avenir, ok, les, euh, les films et euh, ce qu'on pourrait imaginer dans le futur et ainsi de suite. Non, non, je parle d'autre chose qui pourrait nous parler d'un autre thème d'actualité consommation. Oui Bah, même ça, c'est un peu ancien. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de... C'est la dernière tendance. Hmm? L'environnement. Okay, je suis un mauvais gars ici, regardez. J'ai une bouteille en plastique. Je suis tellement mauvais aux, aux yeux de cette société, okay? de, la, de la nouvelle génération. Je suis tellement mauvais. C'est comme si je suis en train de détruire l'avenir d'humanité parce que j'ai une bouteille en plastique ici. Alors là, ce, ça devient Minel Kéber. C'est parmi les, les choses qui sont graves, qui sont dangereuses, quoi L'environnement est l'avenir de cette planète et ainsi de suite. L'environnement dans un certain sens, oui c'est important. L Islam, si on parle ici de l'environnement au sens de quoi Préserver les, les, les arbres et la végétation et ainsi de suite. Allah azzawajal dit en nesl donc en harf Ihlaq, al harf Allah Azza wa Jalla il n'aime pas quand on, qu on détruise des choses et qu'on détruise la terre et ainsi de suite Allah Azza wa Jalla il a créé al -Azzawajal, al -Azzawajal, pour nous par contre on parle pas de ça on parle lorsque quelque chose devient soudainement quoi disproportionné on la fait sortir de son cadre et on la met en avant et que ça couvre tout le reste de la vie euh La semaine, la semaine dernière, il y a eu des enfants, des familles qui sont morts, filles, razas, n'est-ce pas Avec des bombardements. Est Ce que vous avez entendu beaucoup de personnes se plaindre et se lever et dire « il faut faire des manifestations, il faut, faut faire des choses parce qu'il y a des êtres humains qui ont eu injustement. » Est-ce que vous avez entendu parler de ça Pas beaucoup. Ça fait deux jours à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Okay, juste à la frontière, un camp de réfugiés, des pauvres, des gens qui fuient la guerre, des pauvres. Un massacre, ok, bombardement, un massacre. Et des dizaines d'enfants qui sont tués dans le silence. Ce n'est pas comme on vit en 1700, je ne sais pas quoi, dans lequel, un temps dans lequel l'information prendrait un mois pour arriver, que tu ne peux pas vérifier, tu ne sais pas, il paraît, ok Non, non, on en vit fait, dans le temps du live, que tout celui qui cherche l'information, il va le trouver très bien documenté, ainsi de suite. Donc, là, un massacre contre des enfants, lors de la journée qu'on appelle la journée internationale des enfants, la fameuse journée internationale des enfants, de la protection de l'enfant, ok Mais, Les gens ne sont pas indignés. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas indignés Parce que tu as une nouvelle génération qui est occupée par autre chose, ok On va lui dire, oui c'est important, tout être humain ici, tout être humain il a dans sa fitra ici l'importance de faire le bien dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met de l'avant maintenant dans le discours médiatique On met de l'avant que pour faire le bien, pour Stand up for justice, stand up for good, OK C'est quoi le bien que tu peux faire dans ta vie C'est réduire la consommation d'essence et les bouteilles en plastique. C'est la chose la plus importante. Pourquoi Pour couvrir les yeux des gens pour que les gens ne regardent pas d'autres choses qui sont beaucoup plus quoi Controversées et beaucoup plus sauvages qui se passent ailleurs dans le monde. Moi, je me rappelle en 2003, parce qu'il y a des gens qui pensent « Ah, c'est seulement les musulmans qui changent. » Non, non, c'est le monde qui... Même dans cette société qui n'a pas changé de religion lors des dernières 20, 20, 20 années ou qui n'a pas changé de, de madhab ou de croyance ou autre chose, mais même dans cette société qui adhère aux mêmes valeurs auxquelles elle adhérait il y a de cela 20 ou 30 ans, la société, elle change, elle évolue. Moi, je me rappelle qu'en 2003 ou 2004, c'est en 2003, je pense, Juste avant que George Bush il déclare sa fameuse guerre en Irak, okay, ici au Québec, ici à Montréal, il y avait un grand collectif qui s'appelait Échec à la guerre qui regroupait des centaines d'associations, ce n'est pas des ça, c'est des Québécois de toute religion, de tout, okay, des, des personnes, de monsieur et madame tout le monde, de toutes les classes sociales, qui ont organisé l'une des manifestations les plus grandes de l'histoire du Québec ici, c'était à Montréal, contre la guerre en Irak. Plus de 100 000 personnes dans les rues de Montréal. Okay? Est-ce que tu peux imaginer que ça, ça se passe de nos jours Des gens qui sortent contre une guerre Non, parce qu'on a encore une fois programmé cette nouvelle génération qu'elle va sortir à l'extérieur parce qu'on lui a dit le problème le plus grand, c'est quoi C'est cette planète, elle va se terminer bientôt si on n'arrête pas de consommer de, de l'essence. Okay? donc La chose la plus importante maintenant, c'est de convaincre les gens de ne plus utiliser les autos, tout le monde va rouler à vélo. Vous comprenez Encore une fois, l'environnement, ça peut être une bonne cause. Par contre, la question qui se pose ici, c'est quoi la cause la plus importante Surtout pour nous en tant que musulmans. Bien sûr, les autres, on ne peut pas les changer s'ils n'adhèrent pas à la même religion que nous. Mais non, maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans cette halaka C'est parce que même nous, sans le savoir, parfois on est influencé par, encore une fois, par les tendances. Ça c'est médias sociaux, ça c'est je ne sais quoi et ainsi de suite. Et on oublie nos priorités, les choses sur lesquelles Allah Azza wa va nous questionner le jour dernier. Comme on a fait juste ce matin la khutbah. Uh, au masjid, la khutba c'était sur Hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ala Le droit du muslim sur le, sur le muslim C'est quoi les droits du muslim sur le muslim Que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam Raddu salam Retourner le salam Mon frère il me dit assalamu alaykum Je ne dis rien Je fais semblant comme si je ne l'ai pas entendu Qu'est-ce qui va arriver Ça, ça Selon l'islam, c'est C'est de la corruption sur terre. Vous comprenez Selon l'islam, ça, ça menace l'avenir de l'humanité. Parce que c'est de l'injustice. Ça, c'est le muslim. Et Allah, al le jour dernier, eh bien, il va me questionner. Je vais être devant le juge suprême, devant Allah, azzawadali. il va me dire « Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit ça ?»« Ou alaykoum salam à ton frère. »« Tu as dit salam al alaykoum. » Alors que ça arrive souvent, ça, même dans le masjid parfois il y a deux trois personnes on se parle entre nous puis on pense que la... notre discussion est tellement importante quelqu'un dit c'est comme si on l'a entendu mais on est, on est, on est à l'intérieur de la discussion on est en train de parler puis on est pris par ça il a dit quoi aussi alayhi al visiter le malade ça c'est une obligation en islam une obligation sur la communauté s'il y a Un musulman qui est malade et qu'il n'y a personne qui le visite, on est tous blâmables auprès d'Allah. Surtout ceux qui savaient que cette personne-là, elle était malade. Après ça, il m'en sonde, alayhi s-salam, « Et al-janais ». Les funérailles, que ce soit prier sur le défunt, prier sur le mort, ou aussi encore mieux être présent à son enterrement. Il nous avons mentionné aussi da'wa », répondre favorablement à l'invitation, surtout l'invitation d'un mariage, par exemple, sauf s'il y a quelque chose de clairement haram dans la fête. Mais normalement, lorsque un musulman il m'invite, je dois quoi? Répondre favorablement et me présenter, ne serait-ce que pour un. Une courte période, juste pour lui faire plaisir. Et le prophète Ali S.A.T. nous a parlé aussi de « Tashmītu al-ātis »,« Tashmītu al-ātis »,« Lorsque quelqu'un, il dit « Atchoum », il va dire, s'il dit « Alhamdulillah », je dois lui dire quoi ?« Yārhamu kallāh », c'est une obligation ça. Si je ne le dis pas « Yārhamu kallāh », alors que je l'ai entendu avoir dit « Alhamdulillah », C'est comme si je ne l'ai pas payé pour un service. Le jour dernier, il va dire à Allah Azza wa Allah, j'ai dit Alhamdulillah, il ne m'a pas dit Alhamdulillah. » Bonne question. « Certains ils disent c'est Fardou Kifaya. »« Fardou Kifaya, ça veut dire encore une fois, si on est un groupe, si on est 50 personnes, quelqu'un dit Alhamdulillah, alors certains savants disent, si une personne lui dit Alhamdulillah, c'est correct. » D'autres savants, ils disent, non, non, chacun qui l'a entendu, parce qu'il y a hadith dans le Sahih al-Bukhari, فَإِنَّ حَقَّنَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ Tout celui qui l'a entendu, alhamdulillah, il dit quoi يَرْحَمُكَ اللَّهُ Parce que ça, c'est un doa pour ton frère, que Allah, Azza wa Jal, soit miséricordieux envers envers toi. Et dans une autre narration, le prophète, il a ajouté aussi quoi وَنُسْرَتُ الْمَضْلُومُ Le droit du musulman sur son frère, c'est quoi c'est de supporter, d'aider l'opprimé, celui qui est traité injustement, dans une autre narration, et de lui donner conseil s'il te demande conseil. Tu lui donnes un conseil qui est, qui est sincère, vous voyez Donc ça c'est notre paradigme ici, c'est notre cadre de référence dans l'islam, dans la religion d'Allah Azzawajal. C'est les choses sur lesquelles Allah Azzawajal va nous questionner Yawmal Qiyam. Et il faut qu'on fasse attention à ce que nous, encore une fois, on ne soit pas quoi On ne rentre pas dans la machine ici, la routine, la machine de, de vivre dans ma bulle avec mon téléphone et mes comptes, euh, je ne sais pas quoi, réseaux sociaux et les algorithmes qui sont en train de me programmer. Tu dois penser de telle façon et dire telle chose et t'habiller de telle façon et répondre telle chose et te présenter à telle place et pas à telle place, ok Ça c'est des algorithmes, encore une fois, c'est Intelligence artificielle, mais c'est pas juste des robots. Il y a des êtres humains derrière qui ont des stratégies, qui ont une certaine vision pour l'humanité, ainsi de suite. Et moi, je dois faire attention, parce que Allah il m'a guidé en tant que musulman par le Coran, par la Sunna du Prophète sallallahu Et de ce fait, j'ai la double quoi Responsabilité. Non, oui. Oui, chacun de, nous, il a, il, chacun de nous, il a une responsabilité. Le degré de responsabilité, il est différent. Et quand on dit Allah Azza wa Jalla va me questionner sur ceux qui sont opprimés ailleurs dans le monde, ça ne veut pas dire que moi j'ai les solutions à tout. Mais chacun il a sa propre solution. La moindre solution, c'est quoi C'est quoi la moindre des solutions C'est quoi la moindre responsabilité hmm? Dua Invocation, ok, et avec le cœur ici, une certaine solidarité du cœur. Mais ça, on le remarque avec le temps même. Ce, ce petit, ce, ce, cette petite responsabilité tellement facile et accessible que peu, que nul ne peut que nul ne peut interdire. Eh bien, chez plusieurs musulmans, ça commence à, à quoi à disparaître parce qu'il commence à devenir indifférent. Encore une fois, le fameux moi, je vis dans ma bulle, je suis pris dans ma routine à l'intérieur de la machine. Vous comprenez. Le soir et le jour, un jour après l'autre, un jour après l'autre, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de spécial, qu'est-ce qui me distingue Toujours cette question à se poser. Qu'est-ce qui me distingue en tant que musulman Qu'est-ce que je peux amener au mal-qiyama pour dire que moi je mérite, inshallah, pas, pas que je mérite, mais au moins moi j'ai un, une certaine Si milutud, ça veut dire je correspond un peu aux gens du paradis, aux gens de de Al-Jannah. Il faut avoir quelque chose qui me distingue, quelque chose que j'ai fait dans la dunya qui fait de moi un musulman. J'ai les traits d'un d'un musulman, quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa taala. Ça répond à votre question? C'est pas j'ai pas dit qu'il faut garder le niveau minimum de responsabilité. J'ai juste dit qu'il y a un certain niveau minimum auquel tout le monde doit adhérer. Après ça, il y a des niveaux supérieurs de responsabilité mais ça c'est pour certaines personnes, c'est pour des personnes plus que d'autres personnes, vous comprenez Il y a al-qadir, il y a al-aajiz, celui qui est capable, celui qui est incapable, celui qui est capable. Je vous donne un exemple, OK euh, ça c'est parmi les questions fréquentes qu'il y a de cela quelques années qui existaient. De nos jours, je ne l'entends plus. Je le dis honnêtement là, je ne l'entends plus, cette question-là. a, j'entends plus personne demander comme question, comment est-ce que je peux envoyer des dents aux muslimines dans telle place Comment est-ce que je peux envoyer des dents euh, aux camps de réfugiés, aux orphelins dans telle place okay? Même la simple question ne vient pas. Même s'il n'y si, euh, a personne qui a une réponse pour toi, les gens ils te disent « Je ne sais pas, Allah Alam. » Mais le simple fait d'avoir posé la question, quoi, ça démontre un certain intérêt, que je veux faire une sadaqa, inshallah surtout pour les personnes qui souffrent le plus, je veux leur faire une sadaqa, je veux envoyer un petit montant pour aider les orphelins, pour aider les veuves, pour aider les malades, ainsi de suite. Mais même cette question, maintenant, elle n'est plus posée, presque plus posée. Ça veut dire que derrière ça, On a ce, ce problème-là de silbiya, de, de laxisme, que chacun se sent quoi Impuissant, que moi, il n'y a rien que je peux faire. Dans tous les cas, quelqu'un d'autre va faire quelque chose. Alors, plus important pour moi, c'est de me concentrer sur ma vie, c'est tout ce qui reste. Non, Allah Azza va me questionner au Malqiyama. Oui. C'est certainement le cas pour plusieurs personnes. Que je, encore une fois, je ne remets pas, en, je ne remets pas en question tout le monde, la sincérité de tout le monde. Le hadith du prophète wa. Mais je le sais très bien qu'il y a des personnes qui ne connaissent ni sur internet la réponse, ni dans la, ni dans la vie de tous les jours. Ça veut dire la vraie, la vraie, la la la, la vie au sens, au sens physique des choses. Vous comprenez Donc encore une fois ici, que, tout ce qu'on parlait ici, c'est pour Revenir ici au sujet, l'importance de se rappeler que Allah Azza wa va nous questionner Yawma al-qiyamah et de ce fait l'importance de connaître mes obligations, mes responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit mes devoirs envers mon créateur et aussi après ça mes devoirs envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on revient ici à l'importance de, euh, aux, ou bien aux avantages, aux bénéfices, au bénéfice, s'avantage, les gains, que nous amène ce fameux « wara » Donc la première chose, c'est « sa'uno annafs », le fameux « moi », encore une fois, sa valeur, la valeur du « moi ». La deuxième chose, après ça, il dit « wa'amma ta'ufiru hasanat pour préserver nos hasanats » Donc on a ici une balance, on a un compte de hasanat. Ce compte de hasanat là, avec le « wara » on peut le garder de deux façons. De un, parce que le wara va m'éviter de faire certaines choses qui sont douteuses. Lorsque je ne mets pas mon énergie sur des choses qui sont douteuses, je vais mettre mon énergie peut-être dans des choses qui sont bénéfiques et à travers lesquelles je vais avoir des hasanats, des récompenses auprès d'Allah. Et aussi parce que le wara, comme on l'a mentionné, celui qui touche à des choses douteuses, qu'est-ce qui va lui arriver D'un point de vue probabilité ici, quelqu'un qui fait beaucoup de choses douteuses. Ben, il va faire, dans ces choses douteuses-là, il va avoir des choses interdites. Vous comprenez Si je prends beaucoup de douteux, douteux, douteux, douteux, douteux, je prends beaucoup de zones grises, dans, la, beaucoup, dans beaucoup de zones grises, il y a certainement des choses qui sont c'est blanc, c'est halal, il y a aussi des choses qui sont quoi Liste noire, c'est interdit, vous comprenez Et que je vais commettre, c'est encore une fois la logique de base des probabilités dans ce cas-là. Et de ce fait, si je fais des choses interdites, l'interdit, qu'est-ce que ça fait Si j'ai déjà des hassanates, qu'est-ce que les interdits vont faire Vont prendre de ces hassanates, ok Donc c'est le plus et le moins, plus, moins, on a parlé de ça dans la taouba. Si elle qu'essaie entre le Hassanat et cei est le moizin la balance des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres donc les mauvaises œuvres parfois on les paye si on est entre guillemets chanceux on va payer pour nos mauvaises œuvres avec des hasanat Celui qui est moins chanceux, il n'a pas de hasanat pour payer pour ses, moins, pour ses mauvaises œuvres et que si Allah Azzawadu ne le pardonne pas, eh bien, il va être puni soit dans sa tombe ou bien pire encore en enfer. On a parlé de, de tout ça bien sûr dans, dans le chapitre sur At-Tauba sur le repentir. Après ça, il dit « Et le troisième intérêt, le troisième bénéfice, le troisième avantage de Al-Wara, c'est de préserver notre iman. » Le iman, il est influencé par les mauvaises œuvres et par les bonnes œuvres. Il monte avec les bonnes œuvres et il descend avec les, les mauvaises œuvres, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. اذا اذنب نكت في قلبه نكته سوداء فان تاب واستغفر صقل قلبه وان عاد فاذنب نكت فيه نكته اخرى حتى تعلو قلبه وذلك الران. alors il a dit ali al en salam que lorsque un une personne commet un péché qu'est-ce qui arrive il y a un point noir sur son cœur Si il va demander pardon d'Allah et faire tauba, ce point noir va être effacé. Mais s'il ne fait pas tauba, eh bien il va rester là et après ça un autre point, un autre point et à la langue, qu'est-ce qui arrive Le cœur va être enveloppé yan billah azzal comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit "Kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksubun." Et nous dit si l'imam Ibn Al-Qayyim, rahima Allah ta'ala, "Wa l'iman huwa al-qalb." L'iman, la foi, c'est la lumière du cœur. Alors, qu'est-ce qui arrive Les mauvaises pratiques, qu'est-ce qu'elles font C'est quoi l'effet qu'elles ont sur cette lumière Eh bien, soit qu'elles vont complètement éteindre la lumière, ou bien elles vont quoi Affaiblir la lumière de l'Iman à l'intérieur, à l'intérieur du Et Allah il nous dit, si vous pouvez lire cette ayah à la maison, je vous recommande de la lire. C'est un verset ici très très important dans ce sujet. Dans surat Al-Ma'idah, donc la table, ayah numéro 13, vous pouvez lire la traduction à la maison, encha'Allah Azza Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَبِمَا نَقْضِهِمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَاضِعِهِ Allah Azza nous parle des gens du livre avant nous comme le peuple de Moussa qu'est-ce qui est arrivé ils ont rompu leur mythaq, leur contrat avec Allah Azza contrat avec Allah c'est quoi c'est le contrat de l'iman, de l'obéissance à Allah Azza ça c'est le contrat entre nous et entre Allah subhanahu wa ta'ala qu'on s'engage, ça c'est le sens de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu wa ta'ala on s'engage à respecter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors lorsqu'ils ont Tellement failli à ce contrat. C'était quoi les quatre conséquences Il nous dit subhanahu wa ta'ala. Ils ont été maudits par Allah Azza wa Jal, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Deuxième conséquence, leurs cœurs leur cœur sont devenus des cœurs qui sont... Durs, c'est des cœurs qui sont durs. Un cœur qui est dur, ça veut dire qui est enveloppé. Okay? Un cœur qui n'a pas de vie à l'intérieur. Et le troisième, il dit, subhanahu wa ta'ala, ils font le tahrif. Ils ont commencé à changer la religion d'Allah, à changer les paroles d'Allah, modifier la religion d'Allah, et ils ont oublié, une partie du rappel d'Allah azza wa ça veut dire ils ont oublié une partie de leur religion ils ont oublié la science comme il nous dit l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah que faillir au contrat à notre engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala eh bien ça donne ses conséquences et parmi ses conséquences c'est quoi Là, le durcissement du cœur ainsi que l'oubli de la science l'oubli de la guidée et de la religion d'Allah subhanahu wa تعالى <tans> quelqu'un qui arrive à ce niveau de al-wara comme on a mentionné eh bien, il, va, il va éviter beaucoup de choses qui sont halal pourquoi encore une fois par précaution ici. Je, prends, je prends soin de mon, moi de mon nafs je veux prendre soin de, de mon nafs que ce soit dans la dunya ainsi que dans que dans l'akhira il dit parce qu'il y a certaines choses ici dans le mubah encore une fois dans le halal mais parce que c'est un halal qui est c'est pas le halal de la meilleure qualité vous comprenez c'est un halal qui est limite limite il nous dit parce qu'il y a du halal qui fait quoi qui enlève la beauté de Al-Nafs qui diminue, qui réduit de la beauté de Al-Nafs de cette présentabilité de, de Al-Nafs il nous mentionne ici comment est-ce que sent un savant, ça veut dire son Cheikh à lui lorsque lui il était étudiant de Cheikh l'Islam il dit qu'un jour je l'ai questionné sur quelque chose qui est licite, quelque chose qui est halal Il dit, est-ce que c'est -ce est halal ou c'est haram Alors, qu'est-ce que son enseignant lui a répondu Il dit, <muchempe> Il dit, cette pratique-là, cette chose, il n'a pas mentionné c'est quoi exactement, que cette chose-là, eh bien, elle est contraire au plus haut niveau, au haut standard, même si elle n'est pas condition à quoi à la véracité, à l'authenticité, à la, à la validité de ton iman. Comprenez Il y a des choses, encore une fois, que les faire, ça ne veut pas dire que tu es sorti de l'iman. Ça ne veut pas dire que, es, que tu es une mauvaise personne. Par contre, faire telle chose, qu'est-ce que ça fait Ça te fait descendre du haut niveau. Le haut standard. Voilà, voyez Euh, je vais pas mentionner tout ce qu'il a dit ici hein, on veut juste inchallah le résumer l'essentiel de la fin ici il mentionne deux deux ayats du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a dans sourate al-baqara al, -Baqara. al -Baqara, donc c'est la vache sourate numéro surat numéro 2 et la ayat c'est la aya numéro 187 il dit subhanahu wa ta'ala tilka hududullah fala taqrabuha Ça, ça veut dire ce qui est mentionné avant, au début du verset, telle chose, telle chose, telle chose. Ça, c'est les limites d'Allah Azzawajal. Alors, ne les approchez pas. Les limites d'Allah Azzawajal, c'est quoi Qui connaît c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire ça, les limites d'Allah Azzawajal Les hudoudou d'Allah. Non. C'est interdit. Okay, donc, parfois, comme il nous explique ici l'Imam Ibn al-Qayyim, les limites d'Allah Azzawajal, c'est les interdits. Donc ça c'est un cercle ici qui contient les interdits à l'intérieur et il y a les limites, les limites des interdits. Le plus bien sûr qu'on rentre vers le centre, le plus que ça devient plus, plus grave. Et parfois le mot « dans d'Allah Azzawajal, il réfère au « halal », les limites du « halal okay? », donc les limites de ce qui est « Donc c'est les frontières entre, entre les deux mondes. Le monde de la guider et le monde de, de l'égarement. Alors dans ce, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Tilkachodoudullah fallah ta'krabouha. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Tilkachodoudullah fallah ta'ta'douha. Deux expressions différentes. Dans un verset, Allah subhanahu wa nous dit, Ça c'est les limites d'Allah, alors ne les transgressez pas, ne dépassez pas les limites d'Allah subhanahu wa Dans un autre verset, ça dit quoi ?« N'approchez pas les limites d'Allah. » Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?« Ne dépassez pas et n'approchez pas. » C'est quoi la différence entre les deux Donc, « Ne dépassez pas, je peux être exactement à la ligne et me tenir là et dire j'ai rien fait de mal. »« N'approchez pas, c'est prends tes distances. Attention, c'est dangereux, viens pas plus proche. » ok Reste plus loin. Comprenez donc Allah Azza wa comme il nous dit ici, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimah Allah wa ta'ala, dans une ayah, les limites d'Allah, c'est le halal. Ne dépassez pas les limites du halal. Restez dans le halal. Dans l'autre ayah, ça c'est les limites du haram. Ne les approchez pas. Parce qu'il a dit, alayhi sallam, Amen ?« Hama hawla al-hima » Que celui qui, celui qui tourne, celui qui orbite autour des frontières interdites, qu'est-ce qui va arriver? Il va finir par faire un pas à l'intérieur. Il va finir par faire l'erreur de s'introduire dans la zone qui est dans la zone qui est interdite. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ne pas approcher le, le haram. Est-ce qu'il y a des questions sur le concept de l'ouara qu'on a couvert aujourd'hui. Il n'y a pas de questions Je vais finir avec une petite conclusion ici que l'imam Ibn al-Qayyim il mentionne juste à la fin. Okay C'est très intéressant. C'est euh, des, des enseignements express sur plusieurs stations de l'Uboudia. Donc là, ce n'est pas juste limité sur Al-Wara. Okay on ne va pas expliquer, aller dans les détails, mais juste express comme ça. Il nous mentionne certains principes, certains liens, incha'Allah azzawadil. Wa'alam Wa «Sache det är skräcken som fruktar och att vi inte har någon tillgång till någon hjälp. Det är skräcken som fruktar och att vi inte har någon tillgång till någon hjälp. Det är Le Wara qu'on vient de couvrir ainsi que Al-Isti'ana, demander l'aide d'Allah azawajal parce qu'on a peur de dévier. Donc on demande l'aide d'Allah Azzawajal pour nous garder sur le, sur le, sur le droit chemin. Wa al-Amal, c'est quoi Qisara al-Amal Qui pourrait nous rappeler c'était quoi ce concept de Qisara al-Amal On avait parlé de ça à maintes oui donc de ne pas trop espérer okay? de ne pas espérer vivre longtemps moi dans 50 ans ce que je vais faire et dans 30 ans ce que je vais faire ça c'est okay? ça c'est quelqu'un qui est dans un mindset dans lequel moi j'ai beaucoup de temps en avant vous comprenez donc ça c'est okay? c'est pas bon donc le contraire c'est okay? c'est quelqu'un qui est toujours prêt psychologiquement pour la mort Je pourrais mourir à n'importe quel moment Et c'est une réalité et j'accepte cette réalité Ce qu'on appelle ici Qisarul Amal Et bien ça c'est produit entre autres Par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala Autre chose, un autre principe Qouwatu l'imani billiqa tuthmiru zuhda Qouwatu l'imani La force du iman Notre certitude en le jour dernier Qu'est-ce que ça donne ici Ça donne le fameux زهد, ok, Le fameux zuhda qu'on a mentionné un peu plus tôt, ça veut dire le... Euh semblant de minimalisme parce que celui qui, vraiment, il croit en Darul en le jour dernier, il croit en le paradis, eh bien, c'est comme s'il le voit devant lui, eh bien, ça, ça a existé dans le temps de Sahaba, n'est-ce pas, le fameux compagnon hadith très connu qui a dit au prophète alayhi wa sallam, lorsque tu nous parles du paradis et de l'enfer, c'est comme si on est capable de les voir devant nous, sahaba radiallahu ta'ala Anum parce qu'ils ont appris la religion du prophète alayhi wa sallam directement, eh bien, ils ont atteint ce niveau-là de yaqin, très très Très élevé, c'est comme s'il peut voir le paradis et l'enfer. Quelqu'un qui est comme ça, nécessairement ça va produire le zuhde. Il n'est pas super attaché à la dunya, il va juste parce qu'il sait que c'est un voyage. Il voyage vers l'akhirah. La connaissance, ça veut dire connaître Allah Azza wa Qu'est-ce qu'elle produit L'amour, la mahabba, la la crainte d'Allah Azza wa Jal ainsi que l'arraja. L'espoir, parce que celui qui connaît qui, Allah Azza wa il est, il le connaît avec ses noms et ses attributs, il va l'aimer, subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît la grandeur aussi, la puissance d'Allah Azza wa Jal, il va le craindre. Et celui aussi qui connaît bien Allah Azza wa et sa bonté et sa miséricorde, il va avoir espoir en lui, subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, beaucoup de dhikr, de rappel d'Allah Azza wa Jal, avec le cœur et la langue, qu'est-ce que ça donne C'est quoi le résultat, le, le produit ici, c'est la vie du cœur. C'est un cœur qui est en vie. Les donc ici Qalb, elle est, elle est importante ici, la vie du cœur, parce que il y a des gens qui sont quoi, on les compte parmi les vivants, mais leur cœur, ça veut dire leur âme, c'est mort. La croyance en le destin, en le Qadar, qu'est-ce que ça produit? ça produit le tawakkul avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala celui qui croit en le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala il croit en le destin et eh bien il a pleinement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dawabu ta'ammul al-asma wa as-sifat celui qui médite toujours qui réfléchit toujours qui médite sur les noms et les attributs d'Allah qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça produit ça La connaissance d'Allah azzawajal. Comment connaître Allah Connaître notre créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est la science la plus importante, la connaissance la plus importante. Ce n'est pas seulement la connaissance des choses de la vie du bas monde, c'est connaître Allah avant tout. Comment connaître Allah eh bien, C'est en connaissant ses noms, ses attributs et en méditant beaucoup sur les noms et les attributs d'Allah azzawajal. Taala walwara yuthmiru zahda aidan le wara qu'on a couvert maintenant il nous dit le wara il mène vers quoi il mène vers le zuhd donc ça on a déjà parlé c'est normal parce que le wara c'est comme une phase de transition qui mène avec la pratique avec beaucoup de pratique ça arrive que la personne elle atteint le niveau de zuhd shukr le contentement celui qui est content du qadar d'allah azu il ne se plaint pas quelqu'un il va pas se plaindre il dit, ya allah pourquoi je suis pauvre ya allah Alors, le contentement, la même chose, il y a, avec le temps, ça mène vers un autre niveau qui est plus haut, qui est quoi Al-Shokr, la reconnaissance. Plus tard, Inch'Allah, on va arriver aux stations de sabre et de donc la patience, ainsi que le contentement, reda, ainsi que Al-Shokr, la reconnaissance. Ces trois stations qui se suivent de façon linéaire et logique. Il nous dit aussi, « Al-azim wa al-sabr yuthmirani jami' al wa al » C'est quoi l'azimah Détermination. Ainsi qu'un sabre, la patience, ces deux éléments-là, ils sont cruciaux parce qu'ils mènent vers toutes les stations qu'on est en train de couvrir. Il n'y a rien qu'on peut atteindre sans patience et sans détermination. La volonté qui est ferme ainsi que la patience, c'est ça ce qui donne naissance à telle chose, c'est ça ce qui donne naissance à telle chose, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas, ah, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui sur Azur, alors à partir d'aujourd'hui, je suis à Zahid. Ça n'arrive pas comme ça, vous comprenez Ça va demander d'une détermination, ce qui est sincère, et aussi de la patience, et avec le temps, ça devient une nature. Au début, ça demande de la détermination, de la patience, avec le temps, ça devient une Nature. La salat, si quelqu'un ne fait pas la salat, pour revenir ici aux bases de l'islam, aux choses pratiques. La salat, quelqu'un ne fait pas la salat, extrêmement grave. Et cette personne-là veut dire à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire ma salat, je vais faire mes cinq prières, mes cinq prières, attends. Comment va être la transition entre le rien du tout et entre mes cinq prières, attends. Comment va être cette transition hmm? Difficile, pas nécessairement difficile, mais c'est pas difficile que oh tellement, ça a été tellement difficile aujourd'hui de faire les cinq salades. Ok, c'est ça ce qu'on appelle difficile. Ce okay? c'est pas difficile de faire les cinq salades, sauf si quelqu'un il est emprisonné, enchaîné comme ça et je sais pas quoi. Ok, mais même même même pour ça. Mais si on si on essaye d'imaginer une situation extrême, c'est pas difficile d'avoir Je personne, j'ai jamais entendu quelqu'un, jamais entendu quelqu'un de toute ma vie se plaindre à la fin de la journée que. Ouf, Aujourd'hui, pour faire mes mais c'était tellement un travail, c'était dur aujourd'hui pour faire mes Ok Donc, faire les salahouettes, ce n'est pas difficile. Mais au début, qu'est-ce que ça va prendre Détermination et de la patience. C'est certain. Mais avec le temps, ça devient quoi Quelque chose de tout à fait naturel dans la vie de la personne. Ça ne demande pas de détermination particulière sauf dans certaines situations exceptionnelles que ça peut arriver à l'exception quelqu'un il est extrêmement fatigué ou il se sent il a tellement mal alors aujourd'hui pour telle salat il va faire c'est un effort spécifique il va faire pour se lever pour faire un salat mais normalement ça, de, ça va devenir la norme pour la personne ça va Tout comme la personne, elle mange, et elle boit et ainsi de suite et elle dort, elle va faire sa salade. Donc, il nous rappelle ici l'importance encore une fois de la détermination ainsi que de la patience et de l'endurance. Walifah tous mirul cholok. Alifah ici le concept de alifah alifah avec un a encore une fois. L'iffa, c'est quoi l'iffa L'iffa, c'est une... Euh, encore une fois, c'est difficile à, tra à traduire exactement en français, mais c'est une forme de pudeur. Okay quelqu'un qui a afif ou nafs, on dit quelqu'un qui a afif ou nafs, c'est quelqu'un qui a ce, cette pudeur à l'intérieur, qui fait en sorte... Je vous donne un exemple. Afif ou nafs, c'est... Euh, on l'invite... On invite à une fête, okay, fête de mariage ou chez des personnes, mais parce qu'il n'est pas très proche de ces personnes. Ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas autre chose. Alors là, on t'invite à manger. Alors, lui, il a faim, mais il va juste prendre un plat comme tout le monde, même s'il a extrêmement faim. Ça fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Okay là, il y a finalement de, beaucoup de nourriture et ainsi de suite, mais il voit que tout le monde a pris un seul plat. Alors, il va prendre un seul plat et il va dire, mais je me sens un peu mal d'aller prendre un deuxième ou prendre un, un plat qui équivaut okay, à deux fois ce que les autres ils ont pris on appelle ça quoi riffatou nafsin c'est une forme ici de de pudeur. encore une fois c'est comme je, veux, je suis un peu gêné je veux garder un certain quoi une certaine okay. donc il dit ici l'imam ibn al-qayyim ça s'amène vers le bon comportement husnul kholo c'est pas quelque chose c'est pour ça il dit alayhi salatu salam que le haya fait partie de « Al-Iman », la pudeur fait partie de l'Iman, oui. C'est trop, trop, trop détaillé, ok C'est trop détaillé, donc ça c'est des concepts, c'est pour ça que la langue arabe, elle est extrêmement riche, ok Donc parfois les petites distinctions, ok Donc « al-Haya », al-Haya », c'est plus large dans la vie. On peut dire, hein, dans un certain sens, que « al-Haya », elle est sous « al-Haya », ok Elle Ifa, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui quelqu ne touche pas à des choses, soit parce qu'elles sont interdites, ou bien parce qu'elles ne sont pas les ça ne donne pas la meilleure image. Mais pas seulement d'un point de vue religieux, comme on vient de voir ici avec le wara. C'est plus d'un point de vue quoi? Renommé. Okay? Donc quelqu'un pourrait ne pas être un musulman, mais il est quoi Af? ou Nefs, il n'accepte pas, on va donner un exemple. Un politicien qui n'accepte pas d'être corrompu par l'argent. Okay? On, essaie, on essaie de l'acheter avec des lobbies, ainsi de suite. On va dire, regarde, on va te payer, ainsi de suite. Il dit, non, non, moi je me sens mal, moi je ne fais pas des choses pareilles. Okay? Donc, on va dire, ça c'est quelqu'un qui a... ça, est « afif » ou « ça c'est la « iffa ».« Hayat », la pudeur, ça a... d'autres, c'est plus large. Okay? Donc, il y a la pudeur dans l'habillement et ainsi de suite. « Hayat okay? » ou « minallah » subhanahu wa ta'ala, notre « hayat » envers Allah azzawajal. Donc, il y a beaucoup de petites distinctions comme ça entre entre ces concepts. Elle fait la réflexion, la méditation. Qu'est-ce que ça donne Ça donne la détermination. Ça produit la détermination. Elle fait la détermination. al fait la détermination. la conscience, être conscient la détermination. Elle fait Regarde Subhanahu wa Ta'ala et qu'il nous voit et qu'il nous surveille Subhanahu wa Ta'ala, le sens de le Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça produit Ça produit la bonne gestion du temps. Regardez ici, ça, ça ce n'est pas des choses que tu vas apprendre dans un, dans un atelier de développement personnel, okay, de business ou management ou je ne sais pas quoi, comment gérer ton temps dans la vie. Parce que ça, c'est un paramètre qu'il n'y a pas dans les sciences, encore une fois, les sciences managérielles, juste de Hayat Udunya. Mais ici, dans l'Iman, dans notre din, qu'est-ce qu'on a On a le savoir que l'Arzud il me surveille, qu'il me voit sur wa Taala et que tout est écrit, qu'il y a des anges qui sont en train d'écrire mes actions et ainsi de suite. Alors ça, ça fait en sorte que je viens, je vais bien gérer mon temps. les minutes, ça doit être bien, bien investi. Je vais avoir quelque chose de bien qui est écrit sur moi sur mon registre. Wa nafs wa hayat al qalb wa Alors bon, oui. Le? Al-muraqaba. Elle s'appelle Muraqaba. Ok, c'est Muraqaba. Va, euh, va parler de ça, Inchallah, aussi, dans Madari. Muraqaba, ça vient de Yuraqib. Yuraqib, c'est dans un certain sens, ok, c'est pas pleinement ça, mais dans le langage moderne, dans l'arabe moderne, Yuraqib, c'est surveil. Ok, un surveillant. Muraqib. Donc, les ulamas, ils utilisent muraqaba dans un autre sens qui est être conscient d'Allah Azza wa Jalla que Allah Subhanahu qu wa Ta'ala il nous regarde il nous voit Subhanahu wa Ta'ala et que nos actions sans quoi sont, sont écrites qu'on n'est pas tout seul en réalité c'est ça le l'état de al muraqaba l'état de al -muraqaba. encore une fois si on donne un exemple wa lillahi ta'ala al al a'la Allah il a le meilleur exemple un employé Avec son boss à ses côtés, ton boss il est assis comme ça devant toi, il va mettre sa chaise devant ton bourrin, et il te regarde toute la journée. Et ton boss qui n'est pas présent, il te dit Ok, je te laisse faire ton travail, tu sais quoi faire, et il part. Dans lequel des deux cas la personne va être plus productive? Lorsque le boss il te regarde comme ça, ok, parce que là, tu sens que bon là chaque, chaque minute il faut la justifier, chaque geste, il faut qu'il soit quoi? Justifié dans un sens ou dans, ou dans un autre. Okay. Donc, bien sûr, il y a une différence. Le boss, c'est un abd comme nous. Et avec un boss, tu peux faire quelque chose à laquelle tu ne crois pas. Tu le fais par pression pour être payé, c'est tout. Mais pour Allah, on ne fait qu'en tant qu'ibad. On le fait aussi par amour pour Allah, et par crainte aussi, et pour être récompensé par Allah. C'est quoi C'est dans le sens, ici, littéral, ça veut dire lettre par lettre rabaisser en le fameux moi on a dit tout à l'heure qu'il faut le mettre en valeur mais là il nous dit il faut le rabaisser il n'y a pas de contradiction entre les deux okay? ici on parle de le rabaisser ça veut dire lorsqu'il dépasse ses limites lorsqu'il si ça commence à tendre vers l'arrogance ici la tyrannie à l'intérieur la tyrannie de l'ego là il faut faire quoi il faut il faut la remettre à sa place. Il faut la remettre à sa place. Il y a certains des ulama, certains des savants, certains des pieux ancêtres qui faisaient même des actions physiques pour faire idlal Les ulama, ils parlent de ça. Ça, c'est des choses extrêmement intéressantes qu'on trouve dans, dans les livres de ilm. Euh, vous savez que dans certains pays arabes, je ne vais pas donner des noms, okay, mais vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas donner de noms ici pour que personne ne dise « Ok, on est contre telle société ou contre tel peuple ou autre chose. » Non, on parle seulement d'une réalité aujourd'hui, en 2019. Ça fait 50 ans, peut-être c'était différent. Dans 50 ans, peut-être ça va être différent. Mais aujourd'hui, c'est comme ça dans certains pays parce que les gens ont tellement d'argent, ils sont tellement riches, ils ne font rien eux-mêmes. Il okay, y a un khadim, il y a un chauffeur, il y a quelqu'un qui leur amène de la nourriture, il y a quelqu'un qui nettoie la maison, il y a quelqu'un qui prend charge de leurs enfants, il y a quelqu'un qui porte tout ce qui est lourd et ainsi de suite. Les ulama, ils n'aiment pas ça. Les savants, ils disent ça, c'est pas bon. Comprenez Même si c'est quelqu'un qui est riche, même si quelqu'un « You can afford it » et même si ça peut t'aider, ainsi de suite. On a parlé un peu des situations dans lesquelles ça peut être même justifié dans l'islam d'avoir un chauffeur. Il n'y a, a pas de mal en tant que tel. Pour ça, on a parlé de ça dans, dans, un, autre, dans un autre séminaire sur, les, sur la spiritualité en islam, ça fait quelques années. Par contre, même si tu es extrêmement riche, alhamdoulilah, et le halal, et ainsi de suite, les ulama, ils disent quoi d'un point de vue ici éducation pour s'auto-éduquer il faut faire des choses par par soi-même pourquoi il faut faire des choses certaines choses il faut les faire avec ses propres mains pourquoi c'est quoi l'avantage derrière hmm tu connais la valeur des choses très bien L'humilité, ok L'humilité ici, parce que être habitué à pouvoir acheter tous les services qu'on veut et payer quelqu'un qui fait tout pour nous, ok Juste s'asseoir et quelqu'un il fait... Ça, ça a certains avantages, mais aussi ça a certains inconvénients et que ces inconvénients-là Parmi ces inconvénients, eh bien, il y a quoi Neufs à l'intérieur, Lego qui se qui se développe et qui pense. Alors, certains des roulements du passé, des vieux ancêtres et de cela, et ainsi de suite. Parfois, ils s'efforçaient de faire, même à l'occasion, même ceux qui étaient riches et ainsi de suite, ils s'efforçaient à faire certaines choses, à porter des choses eux-mêmes, à porter du bois, yah aller chercher du bois de la forêt, autre chose, juste pour faire quoi Idlal ou neufs pour se ramener à son état normal d'un être humain qui est serviteur d'Allah qui est un abd d'Allah donc c'est pas bien en islam okay, les choses d'être toujours servi par les autres parce que j'ai de l'argent ou parce que j'ai le pouvoir ou parce que j'ai de la renommée ou autre chose que toujours les gens ils me disent « Ah, je peux t'aider, je peux te faire. » Et moi, je dis « Ok, vas-y, porte, porte telle chose pour moi, porte telle chose pour moi, fais telle chose pour moi, amène-moi du thé, amène-moi de l'eau. » Ça, c'est pas bien. Vous comprenez que le musulman, pour plusieurs raisons, mais l'une de ces raisons-là, c'est pour, encore une fois, « le nef », c'est pour que l'ego ici, il dépasse pas, il ne dépasse pas ses limites. Alors, il dit « Qu'est-ce que ça fait, ça ?» Lorsqu'on contrôle, lorsqu'on réduit, on rabaisse l'ego on le rabaisse à sa juste valeur qu'est-ce que ça donne ça produit hayatul qalbi 'izzuhu la vie du cœur ainsi que la noblesse du cœur en tant que telle et de l'âme euh tayyib wa basira on va finir avec ça la vraie clairvoyance une clairvoyance qui est véridique qui est authentique Qu'est-ce que ça donne on avait une station auparavant sur la clairvoyance qu'est-ce que ça donne ça donne al la certitude wa lima tara wa min al ayat al mashhuda yuthmiru al basira la méditation sur les ayats sur les signes d'Allah les signes dans la création ou bien sur les signes qu'on peut entendre ça veut dire les versets al Quran al Karim et eh bien Lorsqu'on médite beaucoup sur les signes dans la qu'est-ce que Allah Azhdel nous donne? Ici, la clairvoyance dans le cœur, la clairvoyance dans notre cœur, et la clairvoyance, elle, elle mène vers la certitude, al fi Subhanahu wa Taala. Et en conclusion, il nous dit wa an Tanqul min Watan dunya fi Watan al Que ce qui englobe tout cela, c'est quoi? C'est de prendre ton cœur. Et de faire en sorte qu'il se déplace, qu'il déménage de la dunya vers la aql. Le corps, il est dans la dunya avec gens, avec les gens, mais le cœur, il est quoi dans la, dans la akhira. Il est, il voit plus large, il voit plus grand.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 tout à l'heure une question oui. la différence entre le murakab et entre Tawa, ok Encore une fois, la traduction, l'explication de base va être la même tout comme plusieurs concepts de l'islam, si on essaie de les expliquer dans une autre langue. Mais si on va dans les détails, c'est différent. Muraqaba, encore une fois, c'est cet état de conscience qu'Allah, Azza wa il nous voit, qui nous surveille, subhanahu wa ta'ala. Al-taqwa, non. Taqwa, c'est mon attitude. Donc, la muraqaba, c'est la justification. Le résultat, c'est al-taqwa. Taqwa, Taqwa c'est la crainte d'Allah, Azza wa Taqwa, c'est le fait de ne pas toucher à ce qui peut m'amener des problèmes. Okay. Vous savez, les gens qui disent, même si on, si on met de côté ici l'aspect de l'humain, de la religion et tout, dans la vie tous les jours, il y a des gens, encore une fois, okay, je ne veux, veux pas mêler ça avec, avec la religion, okay, parce que ça peut être juste, ça peut être euh, pas juste dépendamment de la société ou du pays ou autre chose, de la culture. Je, veux pas, mais je donne juste un exemple ici. Dans la vie tous les jours, dans la société, il y a des gens qui osent, ils veulent faire des choses, même des choses qui sont interdites par la culture ou par la loi ou autre chose, il dit, moi, je n'ai pas de problème, je vais essayer, je vais prendre le risque. Il y a d'autres gens, ils ne veulent pas prendre de risque. Non, non, non, moi, je n'ose pas faire une chose pareille. Okay, moi, je ne vais jamais faire ça. Lui, <rire> d'un point de vue d'unia, le, le, le, le, le sens des mots ici, ça, c'est quoi C'est yattaqi. Non, non, il ne veut, veut pas faire ça. Il ne veut pas faire des choses qui sont interdites. Vous comprenez Donc, taqwa, c'est le fruit de al-muraqaba. Wallahu alam. Oui. Mmh. très très bonne question. Euh, la sœur nous dit Ça arrive que le, le musulman, il monte vers certains niveaux de zone, de wara, après ça il descend, OK. Ça c'est la nature de l'iman, iman la foi, ça monte et ça et ça descend. De un, c'est naturel, c'est normal, de deux aussi, il faut aussi connaître les limites de ce qui est acceptable, de ce qui est raisonnable et de ce qui n'est pas quoi raisonnable. Il y a personne qui peut toujours garder le même, OK, toujours au même niveau. Okay? ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais il y a une différence de un entre les les chutes majeures et entre quoi un petit déclin de quelques jours qui remonte après ça, la personne se rattrape, ça peut arriver. Mais là, remarquant, okay, je vais répondre à votre question et je vais aussi mentionner un autre point très important que je n'ai pas mentionné malheureusement lors du cours, mais c'est bien parce que vous m'avez rappelé de le mentionner. En termes de, même si on a appris l'warar ici, extrêmement important, mais en termes de priorité, l'warar c'est un niveau qui est avancé. Et le jour encore plus Avancer. Parce que là, le shaytan, vous savez que le shaytan, il a des ruses différentes, personnalisées pour chaque personne. Okay? Donc, pour quelqu'un qui se pense religieux ou qui se dit religieux, le shaytan pourrait avoir des ruses pour lui qui sont différentes que quelqu'un qui ne pratique pas du tout l'islam. Donc, quelqu'un qui se dit religieux ou qui se, pense, qui se pense religieux, les ulama, ils remarquent que parfois, le shaytan, il va le pousser vers certains niveaux très très avancer sur certains points pour qu'il pense que moi, je suis quelqu'un qui a tellement de wara. Ce que je viens de faire aujourd'hui, ce que j'ai évité aujourd'hui, eh bien, ça me rappelle ce que euh, Soufiane Thaoury, il faisait, okay ou ce que tel sahabe, il faisait. Je suis à, à son niveau, je suis comme lui. Par contre, ce que je n'ai pas remarqué, moi, c'est que... <rire> Ailleurs dans ma vie, je fais des choses qui sont clairement haram, même peut-être des choses qui sont graves, vous comprenez Alors non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas au sens de wara, je ne suis pas au niveau de wara. C'est juste que Shaitan ici, parfois, il va pousser quelqu'un à faire le wara sur telle chose, juste pour que la personne se contente de cela et ignore le mal clair et le haram clair qu'elle fait. Vous comprenez Est-ce que c'est clair euh, Je prends ton argent mon ton argent mon frère passe-moi tellement temps 50000 dollars inshallah je vais te faire un investissement j'ai un projet tu me connais ça va très bien marcher inshallah donne-moi un an je vais te le retourner là tu m'as donné ton argent ça me fonctionne très bien alhamdoulillah Mais moi, je t'ai promis un an, et depuis le un an, qu'est-ce que je fais Je disparais, je te dis des mensonges, je donne-moi du temps encore plus, et toi, à chaque fois, tu me dis « mon argent, mon argent », moi, je te dis attends, donne attendons-moi quelques mois de plus », alors que l'argent, je l'ai moi. Mais là, le shaitan, il porte mon attention sur quoi Sur le fait que moi, deux, trois fois, cette année, je suis parti voir un cheikh, un savant, Pour lui dire ya cher j'ai telle transaction de commerce et tout je me sens pas à l'aise je me sens pas confortable ya est-ce que ça c'est halal ou c'est haram que je vende ça à tel client de telle façon et le cheikh il m'a dit eh bien regarde ça c'est un peu zone grise je veux dire c'est quoi alors cheikh il a dit zone grise je vais pas le faire inchallah Allah auzel il va me donner du halal ailleurs et le lendemain j'ai eu quelque chose à la place d'autre clairement halal j'ai préféré la prendre et je suis tellement quoi tellement Heureux, que moi je suis comme les salafs, comme les pieux ancêtres parce que moi je fais le wara, vous comprenez Alors que ce n'est pas vrai. C'est le shaitan qui porte mon attention sur ça pour que j'ignore le fait que j'ai pris ton argent, je ne t'ai pas remis ton argent, c'est grave auprès d'Allah Azza wa Vous comprenez Que ça c'est haram, c'est de l'injustice, c'est de l'argent haram que je suis en train de faire ici. J'ai volé ton argent, vous comprenez Donc le warah ici, on ne doit pas viser vers le très haut alors qu'on n'a pas encore fait... Les bases et l'exemple typique, si je veux donner ici, je viens de me rappeler, si je viens de donner l'exemple typique ici, regardez. Je connais certains frères qui, ont, euh, qui sont dans la, ré, dans la ré, restauration ailleurs en Amérique du Nord, dans d'autres villes, et qui m'ont raconté des histoires incroyables. Je ne veux vraiment pas citer des exemples, parce que c'est des exemples juste incroyables. Okay? Sur le type de personnes qui viennent chez eux parfois, au restaurant, et qui commence à, po à, à poser toute une liste de questions sur la viande. Est-ce qu'elle est vraiment halal Mais Où est-ce que vous l'avez amenée Est-ce que vous avez telle certification euh, C'est sacrifié comment Mais vous suivez quel madhab Et ainsi de suite, ok Alors que la personne, elle est clairement, et clairement, je ne dis pas ici, ce n'est pas « Ah, tu le juges ou tu penses du mal de lui ». Clairement, off the road, ok Des choses vraiment graves là, visibles, à tes yeux directs, face à face, vous comprenez Alors quelqu'un comme ça pourrait se penser « Regarde, moi je suis dans le moi je ne mange pas de la viande douteuse, etc. alors qu'il est en train de faire des choses, clairement, clairement haram. » Donc ça, ça peut être parmi les russes de Al-Shaytan ». C'est pour ça, Imam Ahmed, grand Imam Ahmed, c'est l'un des imams qu'on cite souvent lorsqu'on parle de le okay, Imam Ahmed, il dit dans sa biographie qu'un jour, il était avec l'un de ses collègues, un autre savant avec lui, et que l'autre savant, Il a dit euh, est-ce que je peux est-ce que je peux emprunter ou bien euh, je je sais pas ce que si c'était est-ce que je peux emprunter ou ou bien je m'excuse j'ai utilisé ta plume sans te demander ou autre chose OK alors il a dit ma balagh min al-wara que notre wara n'a pas atteint un tel niveau quand même ça veut dire n'exagère pas okay? On n'est pas arrivé à un tel niveau de wara Que ah, je m'excuse, j'ai utilisé ta plume pour écrire un hadith et j'ai pas demandé ton autorisation. Ok C'est pas la fin du monde d'avoir utilisé la, le crayon de mon collègue alors qu'il était à l'extérieur. Comprenez C'est un crayon, c'est une plume. Y a personne, sauf si c'est quelque chose qui est fait en or ou je ne sais pas quoi, il n'y a personne qui va se frustrer alors qu'il te connaît, que « Ah, j'ai pris ton crayon pour signer quelque chose, pour écrire une phrase. » Vous comprenez Alors, non, non, moi je vais faire l'ouara, je ne vais, vais pas utiliser son crayon avant de lui demander. Okay alors que je le connais, quand même. Vous comprenez Donc ici, la question de l'ouara, mais pour revenir à votre question, ça dépend ici. Si quelqu'un tombe du ouara vers le haram, oui, c'est mauvais. Si quelqu'un, il tombe du Wara vers le Halal, et après ça, ça remonte vers le Wara et ainsi de suite. Alors là, c'est des, encore une fois, c'est euh, le Iman, la foi n'est jamais toujours stable dans la vie. Elle monte et elle descend. Il euh, y avait une dernière question, oui na. une euh, oui, au cœur le courant Et Bonne question. On a parlé de ça, je ne me, me rappelle plus dans quelle station, mais je me rappelle qu'un jour on a parlé de ça en détail. Okay? Question de, de pleurer, avoir des larmes, de la crainte d'Allah, du khouchour ou autre chose. On a parlé de ça... L'absence de ça, ces symptômes, c'est... Donc je ne vais pas revenir sur tout, mais je vais essayer résumer la chose. Oui, Allah azawajal, dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radoulun dakarallah khaliyan, fafadat ta'ina, ainsi de suite, parmi les personnes sous l'ombre d'Allah azawajal, y'aumal kriyama. Donc ça, c'est l'état optimal. Mais l'absence de larmes pour une personne ne veut pas dire pour autant que son cœur, il est dur. Vous comprenez Le cœur dur, maintenant, c'est l'autre côté du continuum d'un côté il y a le côté optimal quelqu'un tellement tellement il a le chouchou à tel moment qu'il a les larmes aux, aux yeux tellement il a cette présence-là de l'iman et de l'yakim ok le contraire complètement c'est quelqu'un qui a un cœur qui est dur Le cœur qui est dur, c'est pas seulement la présence, c'est pas seulement l'absence de larmes. c'est pas ça un cœur. Sinon la majorité, la grande majorité des musulmans dans chaque mesjid avant votre entrée, on va dire vous avez tous un cœur qui est dur dans votre salat qasiyat qulubukum, vous comprenez Ça serait trop extrême, c'est pas ça le sens. Mais le cœur qui est dur, les ulama ils disent qalb al-qasi, c'est le symptôme de ça, c'est un cœur Dans lequel le sur lequel le rappel n'a aucun effet. « La tanfa'u fihil ok Parce qu'un croyant, il a toujours un cœur qui est vivant, même s'il oublie un peu, même s'il dévie un peu, mais parfois, lorsqu'il écoute le rappel, lorsqu'il écoute, ça le touche. Un cœur qui est dur, il n'y a rien qui le touche, il n'y a rien. On ne peut pas le motiver vers la vérité, vers le « haq vers délaisser le « haram » ou faire les obligations, ou faire le « bien » de n'importe quelle façon vous comprenez? on ne peut pas le convaincre on ne peut pas le motiver à telle place on dit Allah Azza wa Jal il a dit voilà les ayats du Coran le oui le prophète sallam, il a dit que c'est lui qui a telle chose je le sais j'ai déjà entendu ça je connais ça le hadith je le connais depuis longtemps avant toi-même vous comprenez mais il n'y a rien il n'y a, a plus de passage vers le cœur ça ne touche pas à l'intérieur du cœur ça c'est et entre les deux bien sûr c'est un continuum comprenez mais encore une fois comme on l'a mentionné c'est pas je euh, je, je, sais pas, je vais pas tout répéter mais on a, je me rappelle bien qu'on avait parlé de ce point que ça ne doit pas être notre point d'intérêt qu'il faut pas se concentrer sur je veux avoir des larmes c'est quand est-ce que je vais avoir des larmes non il faut me concentrer sur quoi comprendre ce que Lars Odell il veut de moi faire ce que Lars Odell il veut que il veut que je fasse ne pas faire ce que Lars Odell veut que je fasse pas Après ça, les larmes aux yeux, ça c'est quand Allah il va vouloir, il va, il va les donner à la personne. Vous comprenez il y, a des, il y a des gens, il va aller devant le Kaaba et faire la salat et tout oublier. Et il ne va pas avoir les larmes aux yeux. Il y a des gens dans sa vie de tous les jours. Il est au travail, euh, je sais pas moi. Il va faire sa salade, sa petite pause. Allah Azza va lui donner les larmes aux yeux et cet état très haut de, de Donc. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas se soucier sur ça parce qu'il y a des gens qui veulent juste ça et veulent « Ah, j'ai déjà entendu parler de ça. » Il y a des gens qui ils veulent, ah, de des gens, ils disent « Moi, tout tout Ramadan, j'ai déjà entendu des frères de ça, tout Ramadan, je suis ici dans chaque salat, je n'ai jamais eu les larmes aux yeux. » Comment ça se fait okay? Mais ne cherche pas ça. Cherche à être là. Fais ta salat pour Allah, azzawajal. fais de ton mieux pour te concentrer sur ta salat. Vous vous rappelez, a, je me rappelle lorsqu'on a parlé de ce sujet, quand quelqu'un avait posé la même question, ça fait quelques, quelques temps. On avait mentionné ce shaykh une fois, qui dit que ce shaykh-là, il était sur le minbar, et il leur a fait cette rotba tellement, euh, comment on peut dire ça là, tellement touchante et charismatique, et que tout le monde était en pleurs, et tout le monde avait les larmes, et ainsi de suite. Mais qu'après ça, en sortant, Euh, je ne me rappelle pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre et eh bien son, ses souliers étaient, étaient volés de l'entrée de la le masjid alors après ça il est revenu sur le minbar il leur a dit vous aviez tous les larmes aux yeux, mais quelqu'un a pris les souliers okay, c'est juste pas logique c'est juste pas normal il y a quelque chose qui cloche c'est quelque chose qui n'est pas, pas sincère donc le khushur. Avant tout, c'est quoi la crainte d'Allah Azza Avant tout, c'est cette conscience-là d'arriver à un niveau que quelqu'un il sait qu'Allah Azza wa pas seulement dans la Salat, partout dans ma vie. Allah Azza wa il est avec moi, subhanahu wa taala, et je suis conscient de sa puissance et de de euh, sa présence, subhanahu wa taala. Oui, une dernière. Non. Dans une telle situation, elle dit à Starfuro, elle demande de pardon dans l'Azodia. Elle l'a fait, elle était presque contrainte. Normalement, même ça, on ne le fait pas parce que ce n'est pas une contrainte majeure à ce que je sache, du moins dans cette société. Mais quand même, il y avait, comment on dit, oui, elle a fait sa propre interprétation sur place. Une erreur, elle demande pardon dans l'Azodia. Vous avez une dernière Oui, allez-y. Différence entre Zuhd et Wara, on a dit, elle est très de base ici. C'est que le euh, Wara, c'est une station juste avant le Zuhd. Zuhd, c'est complètement perdre intérêt dans la Dunya, sauf ce qui est utile pour la Akhirah ou pour les choses nécessaires et de base de la Dunya. Mais le surplus de la Dunya, je suis pas intéressé à l'avoir. Wara, il n'est pas arrivé à là. Wara, il est Prêt à prendre plein de chances de la doumia. Par contre, voilà, il touche pas aux choses douteuses. Moi, tant que c'est pas, tant que pas douteux, je prends. Zuhdi dit non, non, même les choses clairement licites, moi, j'en prends pas beaucoup. Je prends le minimum et je traverse vers l'akhirah. Oui. ta'ala ala wa wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ilhamdulillahi